One Qibla présente le cœur en action.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 Frères et sœurs en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de notre étude de Médère et de Salikine, ou bien notre série sur les sentiers des itinérants et le cœur en action avec l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullahi ta'ala. On a parlé, ou bien on a passé les, dernières trois, les trois dernières séances plutôt à parler de la, de la station de Al-Tadhakkur, le rappel, on a parlé de l'importance du rappel d'Allah, qu'est-ce que cela implique et ainsi de suite. Aujourd'hui, Inch'Allah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais aujourd'hui on va voir une station qu'on qu devrait pouvoir finir en une seule séance, Inch'Allah, contrairement au repentir qui nous a pris presque deux ans pour le finir, celle-là pour aujourd'hui, Inch'Allah, elle euh, va être traitée en une seule séance, Inch'Allah, qui s'appelle Manzilatou Al-I'tisam, l'état ou la station, le concept de Al-I'tisam. Vous allez voir, Inch'Allah, ce qu'on va couvrir aujourd'hui est très important, ce n'est rien de compliqué, mais c'est quelque chose de très important dans la religion d'Allah. Ce mot-là, l'i'tisam, c'est un mot qui est répété à certains endroits dans le Coran, dans le livre d'Allah, que ce soit par verbe, le verbe en tant que tel, amr, Lorsque Allah Azza wa Dilll, il dit wa attasimu, comme on va le voir incha'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans d'autres contextes. Mais il faut commencer par définir c'est quoi l'i'tisam, quel est le, le sens de l'i'tisam dans la langue arabe. Il dit ici l'imam Ibn al-Qayyim ifti'alun min al-ismati wa huwa tamassuku bima ya'asimuka wa yamna'uka mina al-mahzoul. Donc ici, c'est un concept qui regroupe deux choses. Bien sûr, comme on dit toujours, c'est très difficile de trouver des traductions précises pour n'importe quel mot qui est dans une langue, de pouvoir le traduire de façon très précise en une autre langue. Donc c'est important de comprendre la définition plus que la traduction en tant que telle. Donc qu'est-ce que le mot « e'atissam » dans la langue arabe signifie C'est un concept qui implique deux choses. Premier, premier élément ici, c'est le fait de s'attacher à une chose. On peut s'attacher à un câble Comme on va voir Parce que ça c'est un exemple Qui est mentionné dans le Coran On va le voir dans un instant inchallah. On peut s'attacher à un fil Qui est bien puissant Bien fort Donc un câble Mais ce n'est pas le simple attachement Parce que l'attachement dans la langue arabe Comment est-ce qu'on le dit Comment est-ce qu'on dit l'attachement S'attacher dans la langue arabe Ta'alluq Ok très bien Qu'est-ce que ça peut être aussi Ta'masuk. L'estime sec, ok Donc, al-i'tisam, c'est lorsqu'on s'attache par souci de protection, on veut être protégé. On s'attache à quelqu'un, imaginez par exemple un enfant qui a peur et qui va s'attacher physiquement à son père ou bien à sa mère. Parce que quelque chose lui fait peur. Donc on appelle ça al-i'tisam. C'est pour cela que l'un des concepts aussi que nous connaissons très bien dans notre religion, le concept de... Al-Usma, c'est quoi Al-Usma C'est le fait d'être protégé par Allah, le fait d'être infaillible. Al-Usma, on dit que c'est un état qui est spécifique à qui À quel type de créature À quel type de personne C'est qui qui est infaillible Les prophètes, alayhi wa Donc, C'est euh, euh, des paroles très connues de l'imam Malik, lorsqu'il dit « Daufinat al-Usma ». Al-Usma, elle a été enterrée. Avec l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'après le prophète sallallahu alayhi wa il n'y a nul qui est infaillible, qui est parfait, qui est idéal. Tout le monde fait des, des erreurs. Les seules créatures que Allah azzawajal, si on parle des êtres humains bien sûr, les seules personnes que Allah azzawajal, il protège complètement, qui ne font pas d'erreurs graves. On ne parle pas ici de simples questions des erreurs humaines de la vie de tous les jours. Mais on parle des erreurs sérieuses. Les seules créatures qui ne tombent pas dans ça, c'est qui c'est C'est les prophètes et les messagers parce que Allah azawajal les a protégés parce que c'est eux qui passent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils doivent servir de repère et de référence et de modèle à suivre. Donc tout ce qu'on est en train de mentionner ici, c'est très important à comprendre, inshallah, parce que c'est ce que l'imam Ibn al-Khayyid nous mentionne à propos de cette station et parce que ça coïncide avec un petit sujet qu'on va glisser aujourd'hui, inshallah, ça va être un, un exemple pratique d'application pour, pour ces concepts qu'on est en train de... De couvrir. Donc, en bref, pour faire un rappel, jusqu'à maintenant, on dit que le concept de l'osma c'est le fait d'être attaché à quelque chose, par souci d'être protégé. Il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a une menace, alors on s'attache à quelqu'un, à quelque chose qui va nous protéger envers, envers ce danger. Première chose. Deuxième chose, si on parle ici de l'osma en tant qu'état, le fait d'être infaillible, que ça c'est particulier aux prophètes et aux, aux messagers d'Allah, alayhim wa salam que la paix règne sur eux dans la langue arabe le, par exemple si on parle des forteresses comme il nous mentionne ici les forteresses les châteaux qui sont bien forts bien construits qui protègent al qila il s'appelle dans la langue arabe al awasil donc encore une fois ça vient du concept ici de al usba parce qu'une forteresse ça protège ça protège la personne alors il dit ici l'imam ibn al qayyim al i'tisam il est de deux types nou'ani Donc, si on lit dans le Coran al-Karim, ce concept-là de l'i'tisam, il vient envers deux choses dans le Coran al-Karim. I'tisamun billah, ou itisamu bihablillah. Al-i'tisam en Allah Azza wa numéro 1. Et le deuxième, al en le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez la différence. Allah Azza wa Jal, s'il pouvait revenir à la maison, incha'Allah Azza wa al-Karim, ouvrez surat Al-Imran, Troisième chapitre du Coran, environ la moitié du chapitre, je pense qu'on a même le numéro de la ayat ici, je peux vous la donner. Oui, c'est euh, numéro 103. Donc le, la ayat numéro 103. Revenez à la ayat numéro 103 du chapitre 3 du Coran, Kalim al Imran. Cherchez les deux versets juste avant et cette, et ce verset là est comparé. Donc on va faire, on va dire brièvement ce que l'Arzawdeth nous dit ici. ودك يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ecoutez On va perdre notre religion. On va tomber dans le kouf et on va perdre notre, notre iman. Et après ça, Allah Azza wa il dit Comment est-ce que vous osez quitter votre religion, quitter l'iman alors que vous avez avec vous le livre d'Allah Azza wa Jal et son prophète, alayhi salatu sallam. Allah Azza wa vous a donné cette grande ni'ma, cette grande bienfaisance qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Après ça, il dit, subhanahu wa ta'ala, Celui qui fait le i'tisam, qui s'attache pour être protégé, il s'attache à qui? Il s'attache à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors lui, il a été guidé vers le droit chemin. Donc numéro 1, cette ayah nous parle du concept de s'attacher à Allah Azza wa dans notre vie on doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala deux versets plus tard Allah azzawajal il nous mentionne le même concept de i'tisam et il dit subhanahu wa ta'ala et faites le i'tisam attachez-vous au câble d'Allah azzawajal dans le deuxième cas il y a une différence ici écoutez bien même si vous ne comprenez pas la langue arabe mais écoutez comment est-ce que ça sonne différent I'tassama billah, i'tassama bi hablillah. Satashi Allah, satashi a au câble d'Allah. C'est quoi le câble d'Allah Azza wa Jalla Dans un hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam, le câble d'Allah Azza wa a été défini comme étant le Coran. Il s'est que علماء, savants ont dit le câble d'Allah Azza wa c'est l'Islam. Et ça réfère à la même chose parce que le Coran c'est quoi c'est le livre qui nous montre c'est quoi l'Islam et l'Islam c'est la religion du du Qur'an donc Islam égale Qur'an c'est exactement la même chose donc s'attacher au câble d'Allah ça veut dire s'attacher à la religion d'Allah ce qui est différent de s'attacher à Allah qu'on va le voir dans un instant et ce qui est intéressant aussi ici c'est que Allah il dit quoi attachez-vous au câble d'Allah tous pas tout seul Pas toi, attache-toi au câble d'Allah tout seul Et toi tout seul Attachez-vous jami'an Ensemble Et ne soyez pas Divisés Donc là Allah Azza Il fait, qui pourrait nous dire Allah Azza Il fait le lien entre la guidée Entre quoi exactement Qu'est-ce que ces versets-là nous apprennent sur la guidée Pour être guidé C'est quoi les éléments pratiques à prendre en considération Union Taïeb Qu'est-ce qu'on a aussi On vient de lire des versets dans le Coran, c'est pas compliqué à comprendre. Le Coran, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous pourrait pouvoir comprendre un certain sens dans le Coran. Ça veut dire que le Coran, ici, il y a plusieurs sens, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans le Coran. C'est certain que les niveaux les plus profonds, la compréhension la plus profonde dans le Coran, c'est pour les gens qui ont le ilme, le savoir, ça demande beaucoup de connaissances. Mais le Coran, ça parle à tous les êtres humains. Donc, tout celui qui a une raison, qui réfléchit un peu, il va comprendre la parole d'Allah Azza wa Qu'est-ce que Azza wa nous dit ici Pour être guidé, on a besoin de quoi Notre frère ici, il a dit quoi L'union. Qu'est-ce qu'on a aussi S'attacher au câble d'Allah Azza Donc, s'attacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, celui qui ne s'attache pas au livre d'Allah Azza wa est-ce qu'il va être guidé Non Je ne peux pas prétendre être musulman, et je dis moi je suis musulman et c'est pour ça que Allah Azza wa me guide. Alors que je ne lis pas le livre d'Allah Azza wa je ne connais pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne connais pas ma religion, je suis un musulman qui est en réalité quoi Un contenu sans contenu, ou bien un contenu sans contenu, il n'y a rien à l'intérieur, vous comprenez C'est juste une vitrine, c'est une étiquette que j'ai, mais à l'intérieur le livre il est vide le concept maintenant d'union ou bien pour être plus précis parce qu'Allah a pas dit il a dit le concept de communauté que pour être pour rester sur la guidée on a besoin que cette religion là elle se vit en communauté je peux pas pratiquer ma, mon islam tout seul je répète je peux pas pratiquer mon islam tout seul je ne compte pas le nombre de fois Lors desquelles il y a des personnes qui soit par internet, soit près des cours, soit dans des questions ou autre chose, demandent des questions et se plaignent, ils ont besoin d'aide. Pourquoi C'est parce que ces personnes-là vivent une crise de foi, une crise de hymne, une crise personnelle. Il y a des personnes qui disent « j'ai consulté un psychologue, j'ai consulté… » et je n'ai pas eu de, de solution et je sais que c'est une crise de hymne. Ce n'est pas une question qui revient une deux fois, c'est une question très fréquente. Il y a des personnes, ils ont dit, par exemple, moi j'ai une crise de de doute, de, shubuhet, de manque de conviction sur ma religion, et ainsi de suite. Et souvent, la première chose à faire, c'est quoi C'est sauter à des, à des conclusions reliées aux convictions de la personne. Est-ce que tu as étudié Est-ce que tu as lu Moi, je peux te ramener la réponse. Mais on oublie une autre chose très importante ici, qui est l'une des raisons principales pourquoi est-ce que notre communauté, elle, vit une crise de immense de foi, de un et l'une des solutions les plus courtes et les plus simples c'est quoi c'est qu'on ne vit pas notre religion en communauté vous comprenez la norme c'est que l'islam il se vit en communauté c'est pour ça que, comme vous le savez très bien surtout pour les frères, il y a beaucoup de savants beaucoup de ulama à travers l'histoire de juristes qui sont d'avis, qui sont même d'avis que la Salet, prière de jama'a, la prière en groupe Elle est obligatoire sur chaque homme. Et les autres ulama, ils disent que c'est une sunna mu'akkada, sunna très importante, avec des conditions, mais tous s'entendent sur l'aspect crucial de salat al-jama'a. Même ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire que chaque salat doit être fait dans le masjid, ils, ils insistent quand même sur le caractère crucial de salat al-jama'a. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas salat al-jama'a Quelqu'un qui est déconnecté de sa communauté, qu'est-ce qui lui arrive Il est perdu tout seul. Comprenez Il n'y a pas un système qui le reprend. Ça nous arrive tous d'avoir des baisses de foi, de faire des <rire> erreurs, de commettre des péchés. Mais comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa ya'kulu al Ou comme a dit, alayhi wa sallam. Le loup, habituellement, il va s'attaquer à qui hmm? Au mouton qui est tout seul, qui est isolé. Pas celui qui est avec le, le troupeau, avec la grande communauté. Il va toujours chercher tout, celui qui est qui est tout seul, qui est éloigné. Celui qui vit en communauté, même si ça t'arrive de perdre un peu ton Imen, que ton Imen il baisse, mais tu es emporté par quoi Par le système du reprendre, Tu vas être repris rapidement, vous comprenez Mais celui qui vit tout seul, lorsque tu tombes en crise, c'est fini. Donc si on veut faire le bien pour nous-mêmes, avant de le faire pour les autres et pour notre communauté, première chose ici c'est de recommencer à vivre notre islam en communauté recommencer à vivre notre islam en, en communauté demander comme on le sait très bien ça fait partie de la sunna du prophète que lorsque le le malade, lorsque le musulman il est malade qu'est-ce qu'il a comme droit sur nous qu'est-ce qu'on doit faire le visiter combien de musulmans avons nous qui sont malades mais que personne ne les, ne les visite vous comprenez Quelqu'un il meurt, on fait ça là, tout le janazah, on prend en charge de sa famille, on s'assure que tout a été fait, que que que ce soit son héritage, payé ses dettes, ses enfants s'il a laissé des orphelins, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans dans ce système. Mais si on se laisse chacun à son propre sort faire face à Shaitan, aux défis, aux fitnes de la vie, ainsi de suite, et qu'après ça on se plaint qu'il y a des personnes qui perdent leur iman, c'est normal. C'est parce qu'ils sont ils sont tout seuls face à face à la vie, face aux vagues des fitaines et ainsi de suite, face aux, aux tempêtes et aux tentations et aux shubuhad, shahawad, ce qui est tout à fait normal et peut-être demain ça va être moi ou vous, l'un de nous qui va être dans cette situation là et qu'on va trouver qu'il n'y a pas encore une fois cette, cette pratique communautaire de l'islam donc s'attacher au câble d'Allah s'attacher à la communauté et après ça il y a, c'était quoi le, le premier élément qu'on avait mentionné s'attacher à Allah Azza Donc ça c'est l'aspect, ça c'est le l'aspect personnel. Ça c'est entre toi et entre Allah Azza Ça c'est pas la communauté qui est impliquée. Ça c'est ton iman, ta relation avec Allah Azza Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Indhi wa man ya'tasim billah faqad ila siratin mustaqim." Celui qui s'attache à Allah Azza wa Jalla, alors il a été guidé vers le droit chemin. Il y a personne qui s'attache à Allah Azza wa Jalla et qui va être vaincu, qui va être laissé à soi-même, qui va être dans le trouble, impossible. Celui qui s'attache à Allah, ça c'est une protection à vie. Tant que tu t'attaches à Allah, tu es protégé à Allah. L'un de ces noms, c'est quoi C'est Al-Hafid, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'attache à autre qu'Allah, parce qu'il pense que tel il est fort, il va me protéger, tel il est riche, il va être là pour moi, tel il m'aime beaucoup, et ainsi de suite, et bien un jour ou l'autre, il va... Avoir de mauvaises surprises. Pour ça on dit, celui qui a Allah Azza wa il a tout. Même si les gens ne sont pas pour lui, là pour lui, Allah Azza wa il sera là pour lui toujours, subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant c'est quoi la différence entre s'attacher à Allah et s'attacher au câble d'Allah Azza wa Pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux Comment est-ce que les deux se complètent de façon mutuelle Il dit ici, il dit, « casairin ala tariq nahwa maqsadah comme c'est l'exemple comme c'est le cas pour Imam Ibn Al-Qayyim il donne très fréquemment des exemples wa alaykum salam des, exemples, des analogies et l'une des analogies qu'on utilise le plus c'est l'analogie du chemin parce que notre religion c'est un C'est un chemin, c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un chemin de la dunya vers la l'akhirah. L'exemple en tant que tel, il est donné déjà dans les textes de la révélation. Que notre vie c'est comme un voyage. As-sa'iru as illa daril akhirah. On voyage vers l'au-delà. chaque instant qui passe de notre vie, qu'est-ce qui arrive À chaque souffle. C'est un pas de plus qu'on fait Vers la mort, ça c'est la réalité. Chaque souffle, chaque seconde qui passe de notre vie, on s'est rapproché un pas de plus vers la mort et vers l'au-delà. On ne peut pas faire marche arrière et dire je vais retarder plus tard, je vais faire une pause. On est toujours en avance permanente. ici, Imam Ibn al-Qayyim nous dit que c'est l'exemple de celui qui marche sur un chemin vers une destination bien précise. فَهُوَ مُحْتَاجَةٌ إِلَا هِدَايَةِ الطَّارِقِ وَالسَّلَامَةِ فِيهَا Cette personne-là a besoin de deux choses pour arriver à destination. Première chose, c'est être guidé vers le droit chemin. Connaître c'est quoi Le chemin. Si moi je veux partir vers telle ville, vers la ville XYZ, et comme dans le mauvais chemin, pour commencer avec, la ville elle se trouve au nord, je vais me diriger vers, vers le sud. Donc là, j'ai raté le chemin en tant que tel. Le fait de connaître, c'est quoi le chemin qui mène à destination Ça, c'est l'exemple de l'i'tisamu bihablillah. L'exemple de s'attacher au câble d'Allah, Azza wa Jal. Parce que le câble d'Allah, c'est l'Islam, c'est le Coran, c'est la voix du prophète, c'est la religion en tant que telle. Elle est là pour nous dire c'est quoi les pas à suivre, c'est quoi le chemin Tu devrais faire telle chose, telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose, et ne pas faire telle chose, ça, ça c'est le chemin, pas, ça c'est notre GPS. Donc, now turn right, now turn left, ça c'est notre GPS. Maintenant fais, maintenant ne, ne fais pas. Allah Azza aime ça, avance. Allah Azza wa n'aime pas ça, arrête et change de chemin. Tourne à droite, tourne à gauche. Est-ce que cela est suffisant Imam Ibn al-Qayyim, il nous explique que non, ce qui est tout à fait logique. Parce que la personne pourrait bien connaître le chemin, mais ne pas, ne pas le suivre. Pourquoi hmm? Elle ne veut pas le suivre, donc elle manque de volonté. Soit qu'elle manque de volonté initialement, ou bien elle pourrait manquer de volonté lors du chemin en tant que tel. C'est parce que lors du chemin, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des obstacles, parfois ça va être le soleil, parfois il va y avoir des, des tempêtes. Vous comprenez, parfois le chemin est très facile et que c'est une route bien faite et que parfois ça va être une route qui est difficile à, à suivre. Donc ça c'est la nature de cette religion, du cheminement vers l'art Zaodjel. C'est pour ça l'art Zaodjel dans cette vie toujours, la nature de la vie c'est que parfois l'art Zaodjel nous donne... Un temps qui est facile, lors duquel on avance, on avance, on avance, et qu'après ça, il va y avoir des, des épreuves. Et que c'est lors des épreuves qu'on va être secoué, qu'il y a des personnes qui vont laisser tomber le chemin, qui vont s'arrêter à cause des épreuves, qui vont essayer de choisir un autre chemin, même s'il ne mène pas à destination, mais c'est parce que c'est un chemin qui, a, a priori, il a l'air d'être agréable. Et rappelez-vous de l'exemple qu'on a donné à maintes reprises, et on va le répéter, parce que c'est un exemple à connaître, que toujours... Islam, c'est pas une religion de sprint c'est une religion de marathon donc ici la question qui se pose ce n'est pas est-ce que je connais le droit chemin est-ce que j'ai commencé à avancer sur le droit chemin la grande question c'est quoi est-ce que je vais demeurer sur le droit chemin Comprenez, comme on le dit toujours ça s'applique à chacun d'entre nous avant de l'appliquer aux autres il ne faut jamais être leurré moi ça ne veut rien dire pour moi et ça ne devrait rien dire pour vous de savoir que telle personne ou telle personne, elle est très pieuse aujourd'hui et qu'elle fait et qu'elle fait pas. Pour moi, ça ne veut pas dire grand chose vous Comprenez, I'm not impressed, comme on dit. Pourquoi tu me dis, mashallah, il fait, mashallah, elle fait C'est parce que la question, c'est jusqu'à quand. Si la personne est capable, par l'aide d'allah, d'elle de maintenir ce rythme ou bien même de faire augmenter ce rythme jusqu'à jusqu'à sa mort, ça c'est le succès, c'est ça la victoire. Mais à un moment t de ta vie que tu sois très pratiquant, que tu aies de la foi. Alhamdoulilah, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le travail qui, qui a été fait. Comprenez Donc, c'est ça ce que l'imam Ibn al-Qayyim, il nous explique ici. L'importance de s'attacher au livre d'Allah, et l'importance aussi de s'attacher en Allah, all, c'est parce que c'est Allah, subhanahu wa qui nous accorde la volonté, la puissance, la détermination, la patience. « Et l'importance aussi de illa Billah, on a besoin de patience sur le chemin dans l'Azod. Ça, tu ne peux pas le connaître. C'est pour ça, toujours on dit, la question du savant, la, la question du halim, de celui qui connaît beaucoup la religion dans l'Azod. La question, l'exemple typique des personnes qui s'y connaissent beaucoup dans la religion, mais qui ne pratiquent rien du tout d'eux de la religion, ou bien qu'il ne pratique pas grande chose. Ou l'exemple typique de celui qui ne pratique pas la religion et qu'à chaque fois que tu essayes de, de l'inviter vers Allah de lui faire un rappel, il te dit écoute, je connais la religion mieux que toi. Comprenez La question ici, ce n'est pas seulement de connaître la religion. Je peux connaître le chemin mais je n'ai pas le courage de, de suivre le chemin. Dans la vie de tous les jours, si on parle dans la vie, si on oublie, on, on met de côté la, la religion, le cheminement, le succès de l'akhira, le plus grand succès de la vie de l'au-delà auprès d'Allah Azzawajal. Dans cette vie du bas-monde, le succès seulement dans la vie du bas-monde, ça veut dire ce que les gens comptent comme étant le succès. Ça veut dire avoir une grande position, beaucoup d'argent, avoir un très bon diplôme. Combien de personnes connaissent le chemin vers ça Combien de personnes Beaucoup de personnes, mais est-ce que tout le monde a la patience et la volonté de le faire Est-ce que tous ceux qui aimeraient devenir un jour millionnaires et chefs d'entreprise et ainsi de suite ne connaissent pas le chemin Non, beaucoup parmi eux le connaissent, mais est-ce que tous vont le suivre Non, parce que plusieurs parmi eux n'aimeraient pas ça, prendre le risque et les sacrifices que ça prend et ainsi de suite, et ils préfèrent avoir un travail 9 à 5 pour le restant de leur vie, avoir un chèque qui arrive à la fin à la fin de la semaine. Dites-moi tant que ça c'est garanti, je sais que peut-être il y a quelque chose de de meilleur et que je peux mais je vais me contenter de ça. Vous comprenez parce que ça demande de la volonté, des sacrifices, du travail en plus et ainsi de suite, des risques. On va être exposé à des épreuves dans la vie. Dans la religion d'Allah Azza wa c'est la même chose. Il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahoullahu och det är ett litet i bara i bichab lillahi ta'ala så vi menerar här att de euh, tisam i bichab lillahi ta'ala så vi har sagt att tisam i bichab lillahi ta'ala att tisam i s'attacher au, au, au kabel dallas certains d'entre eux comme Ibn Abbas il a dit c'est de s'attacher à la religion dallas Ibn Mas'ud il a dit c'est le fait de s'attacher à la jamaa s'attacher à la communauté Ecoutez bien ça. Imam ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala annu, le compagnon, il a dit Alaikum biljama'a inna hablullah il a dit, Attachez-vous à la communauté parce que c'est le câble d'Allah Azzawah qui nous a demandé de. Före jag att över de sattas med så, folk har väl ticket så har fits мног-in med regering.. Skaabilen är så det komp warner för att det من k Sharonrat ska Serve the navy чтобы att få fram till exterliga.. Det är ett utsm monthly Monta en dag reparat ett hylick och tycker att ett konspannات så är det man inte. En fact hade en Fredbage och en hade två gånger Aaaarn som det kanske inte är bara ett lonic där Men man inte blir the form Hoe ser det så liksom ut på kälter utusserhet är det heter för Read bearer oss ifur vowsked Ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas nécessairement dans le cadre de la jama'a, de l'union et de la communauté des croyants, est meilleur de, que ce que vous aimez dans la fourka, dans la division. Vous comprenez Donc, combien de personnes qui n'ont pas compris ce concept à travers l'histoire et jusqu'à de nos jours et jusqu'à ici même dans notre communauté et qui pense que parce que moi j'ai une façon meilleure que toi de faire, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'isoler de la communauté. Je vais diviser la communauté parce que j'ai une initiative qui est meilleure. Il se peut qu'elle soit meilleure. Mais meilleure en théorie, en pratique, si elle est meilleure à l'extérieur de la communauté, pour créer une communauté parallèle, pour diviser la communauté, elle n'est pas meilleure auprès d'Allah Azza wa ta'ala. Vous comprenez Comme l'un des savants ça c'est un exemple connu l'un des savants une fois ça fait quelques années quelques, peut-être 60 ans 50 ans que ça, ça s'est passé Alors, dans l'un des pays arabes il est rentré dans le masjid et il a trouvé que les gens dans son masjid ils avaient une grosse chicane c'était ramadan ils avaient une grosse chicane la chicane c'était quoi la prière de tarawih la nuit ici dans le masjid est-ce qu'on fait 20 rak'a ou on fait 8 rak'a Parce que certains savants sont d'avis que tarawih c'est 8 raka dans la sunna. D'autres savants sont d'avis que la tarawih c'est quoi C'est 20 raka. Elle avait une grosse chicane et malheureusement ce genre d'exemple se, se, se répète jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ici, jusqu'à de nos jours. Djehl, c'est l'ignorance, c'est incroyable. Vous comprenez Alors il leur a dit tarawih c'est quoi C'est une obligation ça la tarawih On dit non. On dit C'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Et Être unis en communauté, c'est quoi C'est une obligation ou une sunnah Ils ont dit c'est une obligation. Alors vous voulez abolir une obligation, une grande obligation de l'islam, diviser la communauté des croyants Pourquoi Pour chercher c'est quoi la sunnah qui est meilleure Ou it ou verraka Ça c'est l'ignorance. Donc ce n'est pas, pas toute chose en passant, ce n'est pas toute chose qui est vraie, ce n'est pas toute critique envers un individu, envers une personne qui est justifiée en elle-même qu'on a nécessairement le droit de dire c'est parce que parfois si on va la dire si on va la dire ouvertement et que ça va créer beaucoup plus de mal et diviser la communauté des croyants alors que c'est sur un point pas si important que ça, c'est mieux de de se taire parce que comme le prophète S.A.S.M.U.S. A, a appris qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit alayhi s-salatu s-salam <muches> celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il Se ça ça fait partie des, des aklar de l'Islam et des valeurs de, de l'Islam. Euh, Ta'ib. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique dans Sahih Muslim, il dit alayhi salatu alayhi wa salam, innallaha haya wa da ala kum salafan wayas khatulla kum salaf. Allah il aime pour vous trois choses. Et il déteste pour vous trois choses trois choses à faire trois choses à ne pas faire il dit alayhi salat wa salam yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an il est en pour vous que vous l'adoriez sans lui associer d'autre partenaire donc tawhid numéro 1 après ça il dit alayhi salat wa salam an ta'tasimu bihablillah et que vous, vous attachiez au câble d'Allah azza wa jalla tous ensemble et après ça il dit nasiha le conseil le conseil qui est essentiel à ceux d'entre vous qui sont en charge de vos affaires ceux qui sont dans des de comme on ça, de, de leadership que vous leur la sincère, le conseil il y a personne qui est parfait si tu veux aider ton frère, tant que tu vois A accepter la nasiha, c'est quoi la chose à faire hmm? Ben, va lui parler directement. Ça, c'est la moindre des choses. Va parler à ton frère. Va parler directement. Tant que tu n'as pas, pas de raison de croire qu'il va te faire du mal et qu'il va... Va lui parler directement. Alors, combien de fois ça arrive qu'il y ait des gens qui sortent du message, qui sortent d'autres choses, commencent à parler, faire la médisance. Ce qu'ils ont fait, c'est... Mais est-ce que tu as essayé de leur parler Est-ce que tu as essayé Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être... Ta belle idée, je n'ai jamais su que ça existait. Peut-être que ce que tu penses doit être une très belle idée, ce n'est que, que de la théorie, des illusions, et qu'au moindre test de débat, tu vas voir que c'est toi qui as tort, et que c'est donc l'importance ici de faire la nasiha. C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris. Après ça, il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Et il n'aime pas pour vous. قِيِّ لَوَقَال Il a été dit, et il paraît que donc ça c'est Facebook, Twitter, les trucs comme ça donc ça c'est partager, partager. Quelqu'un il paraît que quelqu'un a dit ah oh, telle fait donc ça c'est kila waqa wa ida atel mel la perte de l'argent, gaspiller son argent. Allah azawajalla il n'aime pas qu'on gaspille notre argent. Wa kathratessouel est de poser trop de trop de questions. Ça veut dire soit des questions qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas importantes, ou bien des, des questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec avec nous, qu'on les affaires des autres. Ce n'est pas de mes affaires, ce n'est pas ma vie personnelle et je ne devrais pas vraiment m'intéresser à la vie des autres si je ne peux rien aider de plus ou bien si je sais qu'ils ne sont pas intéressés à exposer leur vie à moi. Donc ça on l'a déjà mentionné. Une autre chose aussi importante, ça fait partie, nous dit, de l'i'tisam, le fait de faire les actions, faire les œuvres, s'attacher au livre d'Allah, ça veut dire obéir à Allah, subhanahu wa taala, mais en le faisant pour Allah. S'attacher à Allah, ça veut dire avoir l'intention qui est sincère. Faire la bonne œuvre parce que Allah, il l'aime. Pas parce que j'aime cette bonne œuvre ou bien c'est parce que c'est ma routine. Qui pourrait nous donner des exemples de bonnes œuvres qu'on pourrait faire par routine, par simple routine dire, dire Bismillah, donc ça peut devenir tout simplement une habitude. Bismillah. Donc ça peut sembler drôle, vous pouvez dire aux frères, mais c'est quoi le problème avec ça et Le problème avec ça, il, il peut être sérieux. Comment ça, il peut être sérieux Il y a des gens qui font des choses qui sont haram et ils disent Bismillah. Vous comprenez il y a Des gens qui font des choses qui sont haram, car Allah Il a interdit, ils disent Bismillah. Pour ça, les savants, ils ont dit, si quelqu'un dit « Bismillah, avant de boire l'alcool », certains savants, ils disent « Kafara, il est sorti d'Islam ». Si quelqu'un dit « Bismillah, il va boire l'alcool ». Parce que ça, c'est exact, tu te moques d'Allah, vous comprenez Tu sais que qu'Allah, il dit « L'alcool, c'est interdit », toi, tu vas dire « Bismillah », tu vois, pour désobéir à Allah, azza wa donc ça, c'est un très bel exemple. Dire « Bismillah » sans être conscient, pourquoi est-ce qu'on dit « Bismillah »,« Ramadan »,« Jeûne Ramadan mais », mais… Je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que je jeûne. Mais vu que tout le monde jeûne, je vais jeûner moi aussi. J'ai toujours jeûné depuis que j'étais jeune. Je vais continuer à jeûner. Donc, faire l'action parce que je sais qu'Allah Azzawajal il aime. C'est ça ce qu'on appelle le « ihtisam ». Parce que je sais qu'Allah Azzawajal il va me récompenser. Ça va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Fali'htisamu billahi bihabliillahi yahmi minal bid'ati wa afati l'amal » S'attacher au câble d'Allah Azza wa ça nous protège de l'innovation. L'innovation, c'est lorsque quelqu'un veut se rapprocher d'Allah Azza wa mais ne sait pas comment faire la bonne chose. Et la personne termine par faire les mauvaises choses en pensant faire du bien et que ça la rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner quelques exemples tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala. وَسُؤَلُهُ أَنْ يَحْمِيَ الْعَبْدَ وَيَمْنَعُهُ أَمَّا لِعْتِصَامُ Donc ici, le fait de le fait de s'attacher à Allah azzawajal. le deuxième ici c'est quoi c'est le fait d'avoir confiance en Allah d'être sincère pour Allah de vivre pour Allah tout en sachant qu'Allah en retour il va te protéger Et écoutez bien ce que l'imam Ibn Al-Qayyim il va nous dire maintenant ça c'est ça c'est des trucs qui concernent chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours c'est notre relation avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Feyadfa'u 'anhu wallahu yudafiu 'an alladhina amanu. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Karim que Allah il défend, il protège les croyants. Ça c'est dans le Coran. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas ça que Allah Azza wa Jalla soit à ta défense être défendu par Allah lorsque Allah il te défend inna le principe intéressant ici c'est quoi fayadfa'u 'anhu ash-shubuhat wash-shahawat wa kayda 'aduwwi adh-dhahiri wal-batin wa sharri nafsihi Allah Azza wa jalla fait, il va te protéger contre les chubuhat et les shahawat les chubuhat c'est les doutes. Les trucs qui pourraient te ramener de la confusion dans la religion. Allah Azza wa il va t'en protéger. Il y a des gens qui ne sont pas protégés, qui sont très vulnérables au shubuhaat. Le simple fait que ton cœur ne soit pas vulnérable au shubuhaat, c'est un grand don d'Allah Azza wa C'est un grand cadeau. Il y a des gens qui sont très vulnérables au shubuhaat. N'importe qui peut lui faire rentrer des doutes sur sa religion. Comprenez, à chaque jour, il va te ramener un doute. J'ai un nouveau doute. Aide-moi à résoudre cette énigme. La semaine prochaine, il va venir. Ah, Mais j'ai entendu parler. Et il paraît que... Et je ne sais pas quoi dire. Là, c'est un cœur qui est exposé. Pourquoi est-ce que le cœur il est exposé Pour différentes raisons. On ne peut pas savoir pour chaque personne. C'est un secret. Ici, si le cœur entre la personne et Allah, on n'a pas ouvert le cœur des gens. Mais l'une des raisons pour lesquelles le cœur ici est, est exposé, l'une des raisons principales de nos jours, c'est lorsque la personne ne maintient pas son cœur. Un cœur qui n'est pas bien... Maintenant, ou lorsque la personne, elle expose son cœur de façon volontaire. En disant, je vais l'exposer, après ça on va voir comment faire avec ça. Ça c'est comme dire, je vais manger du poison, je vais manger beaucoup de malbouffe, comme on appelle ça. Et après ça, je vais voir comment, comment faire pour être en santé. Comprenez, ça ne fonctionne pas. On prend beaucoup soin de ce qui entre dans notre estomac. On ne veut pas manger la malbouffe et des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, ainsi de suite. Mais plus important que notre estomac, c'est notre cœur. On ne doit pas permettre à n'importe quelle chose de rentrer dans le cœur. Comme l'un des ulamas, il a dit que notre cœur ne devrait pas être comme une éponge. L'éponge, elle absorbe tout. Il dit que notre cœur devrait être comme un miroir. Il reflète. Lorsqu'il y a des shubuhat qui le visent, Il va refléter les Shubuhat. Les Shubuhat vont reprendre le sens inverse et la direction inverse. Et Allah Azza va te protéger contre les shahawats. Celui qui est défendu par Allah, Allah va le protéger contre les tentations, la force des tentations. Qui pourrait nous citer un exemple dans le Coran al-Karim Yusuf a.s, c'est quoi l'aïa ou le sens de l'aïa Allah Azza wa Jal dit Yusuf, Prophète Yusuf Allah Azza wa Jal dit C'est comme s'il y avait des tentations Des fawahish Des actes immoraux qui visaient Yusuf A.S. qui étaient sur leur chemin Vers Yusuf Allah Azza wa Jal les a fait détourner Comprenez, ils pas atteint leur cible Donc Yusuf a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَرَّ نَفْسِهِ Allah Azza wa Jalla si tu t'attaches à lui il va te protéger contre le mal de toi-même. On a un mal à l'intérieur de, de nous-mêmes contre l'arrogance contre la jalousie contre plusieurs choses qui sont à l'intérieur de nous. وَشَرَّ وَكَيْدَ عَدُوِّهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ Et Allah si tu t'attaches à lui, il va te protéger, il va te défendre contre ton ennemi déclaré et contre ton ennemi qui est invisible. Tu as un ennemi déclaré, celui que tu sais. Si on va dire à quelqu'un, c'est qui tes ennemis dans la vie Il y a des personnes, peut-être, ils ont mille ennemis, d'autres personnes, ils vont dire j'ai un seul ennemi. Mais on parle, on parle ici des ennemis déclarés. Mais on a les ennemis qu'on qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Et ça, c'est qui Ça peut être qui À Donc, de un, ça peut être des êtres humains, tout simplement, que tu ne sais pas que quelqu'un, c'est ton ennemi. Et combien de fois il y, a, il y a des êtres humains qui ont dit que moi, je pensais que tel, c'était mon meilleur ami, c'était un ami, toujours, il me, voyait, il me voyait avec un visage souriant. Après des années, j'ai découvert qu'il préparait des, des pièges, qu'il me détestait, que c'était lui qui me faisait, qui faisait, qu faisait des complots contre moi. Donc, tu penses qu'il est de ton côté, après quelque temps, tu vas découvrir qu'il est contre toi. Ou bien l'ennemi invisible, ça peut être Shayatin de El-Jin. Donc ça peut être des djinns qui sont contre toi. Donc ça c'est l'ennemi qu'on ne voit pas. Il y a des djinns, il y a des Shayatin qui ne t'aiment pas pour une raison ou pour une autre, qui te veulent du mal. Et Allah te protège contre eux. T'avais une question Harry Ça peut être le Kari. Donc ça c'est celui qui est toujours avec nous, mais lui nous demande de faire le mal. Mais il y a aussi des shayatins à l'extérieur. Vous comprenez Il y a des shayatins qui veulent te ramener de la magie, du sikh, Il y a des shayatins qui veulent te ramener à l'ayn. Il y a plusieurs raisons. Donc, on a plusieurs ennemis qu'on ne voit pas et que Allah c'est lui qui peut te défendre contre eux. C'est parce que l'ennemi que tu vois, au moins, tu peux prendre tes précautions. Mais l'ennemi que tu ne vois pas, il n'y a, a pas une grande protection physique ou matérielle à faire. Taïeb اذي سيدفع عنهم موجب اسباب الشر بعد انقادها بحسب قوه bien ça c'est ça le concept sur lequel on voulait mettre de l'emphase entre autres Allah azza wa Jal, celui qui s'attache en lui à lui si Allah azza wa jall il te protège il te défend il te défend contre le mal ici écoutez bien ça inaqadat asbabu c'est quoi « Toutes les causes sont prêtes contre toi. »« Comprenez ?»« Le plan est prêt contre toi. »« Le plan a été mis à exécution contre toi. »« Mais Allah Azza wa il va le dévier. »« Ça ne va pas avoir sa conséquence normale. »« Dans la vie, normalement, la règle générale dans la vie, c'est quoi ?»« C'est cause, manas, effet, manas, conséquence. Il y a des choses qui ont des conséquences. » Mais parfois ça arrive que la chose qui a une conséquence, ça arrive de façon rare, c'est une exception, mais ça arrive que la cause ne donne pas ça, sa conséquence. N'est-ce pas que parfois on va lire, je vais vous donner un exemple qui n'est pas relié à notre sujet, mais juste pour comprendre ici le principe. Parfois on va lire dans des informations insolites ou les faits divers ou autre chose, un bébé tombé du troisième étage mais indemne. Est-ce qu'on lit pas parfois des nouvelles comme ça Est-ce que ça c'est la norme Tomber du troisième étage un être humain qui tombe du troisième étage normalement au moins une blessure sérieuse mais ça peut arriver qu'il y a des gens qui s'entendent c'est arrivé qu'un avion tombe et que presque tout le monde meurt et qu'il y a des personnes qui sortent indemnes c'est presque incroyable mais lorsqu'il écrit que Le ajal, que la mort de telle personne c'est pas arrivé eh c'est pas, pas arrivé même si la cause elle est là donc c'est de ça qu'on parle et ça c'est parfois des choses que nous on voit pas qu'on qu est même pas au courant et qu'on va jamais le savoir dans, dans cette vie qu'il y avait quelque chose de grand qui se préparait, qui te visait mais ça n'a jamais fonctionné pourquoi Allah Azza wa ta il t'a protégé et la règle ici comme il dit faydfa bihasab qowat al-i'tisam bihi wa tamakkunih le plus que ton attachement en Allah azza wajalla est fort et puissant le plus que la protection elle va elle va être la protection extrême c'est lorsque ça sort complètement du domaine du naturel ça c'est pas pour nous c'est quand pour les prophètes ibrahim alayhi salam on l'a jeté dans quoi dans du feu il est sorti adam Qu'alla ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim donc la cause naturelle ici c'est que le feu ça brûle la personne Ibrahim alayhi salam le feu était quoi bardan cool froid, sur c'est une source de fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam comprenez ça c'est pas pour nous bien sûr c'est pas notre degré de protection qu'on peut avoir on n'est pas des prophètes d'Allah azza illa an Mais ça reste que, comme on a mentionné, le plus que tu es proche d'Allah, tu t'attaches en Allah Azza wa Jal, que ton cœur, il a le yaqin, la certitude en Allah, le plus qu'Allah Azza wa Jal, il va te protéger. Oui, Akhi. Mais il y a des histoires comme je pense qu'il y dans un puits, ou je sais pas qu'il était tombé dans un puits, qu'il y avait un collier pour qu'on l'aille, mais il n'y avait pas, il était tellement centré sur Dieu, qu'il ne pensait pas à demander aux gens de l'aider, Je ne me souviens plus le de toute mais il y avait quelque chose à ce moment qui était passé mais justement ça peut, ça peut arriver à n'importe qui ça coche vraiment forcément Allah. Oui, Oui, oui, exactement. Ça c'est ce qu'on appelle le a des sortes de miracles okay? ce n'est pas comme les miracles des prophètes mais qui peuvent arriver à des personnes pieuses et proches d'Allah qui peuvent. La règle ici ce n'est pas, pas parce que tu es proche d'Allah qu'Allah Azzaoude va te donner des miracles. Allah, il peut donner des situations comme ça, exceptionnelles, extraordinaires à des gens qui sont moins pieux que d'autres personnes plus pieuses qu'ils ne vont jamais avoir. Comme les savants, ils ont mentionné. Vous comprenez Et parce que ça, ce n'est pas un droit acquis de un, ce n'est pas le but de la religion, ce n'est pas, pas d'avoir des trucs genre incroyables. Pas la religion, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour avoir des, des, des, des films comme ça pour dire un jour, je vais avoir quelque chose de spécial qui va m'arriver. Le but de la religion, c'est d'adorer Allah Azza wa C'est parce que c'est le droit d'Allah d'être adoré. On a été créé pour ça. Et que notre récompense, c'est quoi C'est le succès dans l'au-delà avant tout. Et le bien-être dans cette vie du bas monde. Ce n'est pas pour avoir des trucs exceptionnels, extraordinaires. Donc De un, ce n'est pas un droit acquis. Et de deux, c'est parce que Allah Azza wa parfois, il sait que pour une personne, si elle est pieuse, si Allah Azza wa va lui donner ça, ça peut affecter sa foi inversement. Sa foi peut descendre. Comment est-ce que sa foi peut descendre, entre autres La personne pourrait être leurrée, pourrait être arrogante par la suite, pourrait, pourrait se penser infaillible. Moi, Allah Azza wa il m'a comme... Si tu as cité l'histoire en tant que telle, si elle est vraie, moi j'ai fait dua, Allah Il m'a fait sortir d'un puits. Moi, je suis quelqu'un de très important pour Allah. Vous comprenez Alors, peut-être Allah Azza wa il ne va pas te donner ça parce que Azza wa il préfère que tu sois éprouvé pour que tu sois patient endurant, avoir plus de récompenses et que tu en sortes de façon normale sans voir vraiment comment est-ce que l'aide d'Allah azzawajal est arrivée Allah wa il va t'envoyer une aide de façon naturelle mais tu ne sais pas qu'il y a des choses derrière qui sont surnaturelles parce qu'Allah azzawajal il y a tout un travail dans le qadar qu'Allah azzawajal il a écrit et une autre chose que les savants ils ont mentionné ici c'est que parfois une personne qui est moins pieuse Tellement sa foi elle est faible que Allah Azza wa s'il ne l'aide pas elle va être éprouvée dans sa foi. Allah Azza wa sait que la personne elle, a, elle est pieuse mais son niveau de iman n'est pas si puissant que ça. Donc Allah Azza wa il va lui envoyer quelque chose de, de spécial comme ça de surnaturel juste pour raffermir son cœur. Alors que l'autre, il a un degré de iman beaucoup plus fort. Il peut prendre les épreuves. Il n'a pas besoin de ce genre de choses. Ça, c'est un autre sujet. Sujet ici de Karamat ou al Juste parce que tu as amené l'exemple en tant que tel. Fayed fa'u anhu taib. Est-ce que ça, c'est clair Oui. Très bonne question. Comment augmenter notre yakin en Allah azawaj? Le yaqeen en Allah subhanahu wa ta'ala il monte avec deux choses Première chose c'est de savoir que le yaqeen c'est un don d'Allah Et que pour l'avoir il faut démontrer de la volonté Une bonne intention, être sincère Et ça ça passe à travers les bonnes œuvres. Le plus qu'on fait des bonnes œuvres, fait Les bonnes œuvres, comme on dit toujours Les bonnes œuvres c'est comme un investissement Celui qui fait les bonnes œuvres comme il dit dans le hadith authentique celui qui se rappelle d'Allah lors des moments faciles ma vie elle va très bien tout va bien, je suis en santé j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de temps libre alors si moi je vais dire puisque j'ai tellement de bonnes choses dans ma vie je vais faire beaucoup de bien c'est une opportunité j'ai beaucoup d'argent, je vais beaucoup donner de sadaqa. J'ai beaucoup de temps libre, je vais beaucoup faire de ibadah et aider les autres. Je suis en santé, la même chose, je vais aller au masjid et je vais, je vais, je vais, faire, je vais faire le bien parce que je n'ai pas vraiment d'excuses à trouver ici. Le jour où je vais être dans le trouble, dans des situations beaucoup plus délicates et difficiles, je me suis rappelé d'Allah Azzawajal dans les bons moments. Allah Azzawajal à cause de ça, il m'accorde le yaqim, un iman qui est, qui est puissant. Un cœur qui est puissant, parce que je le mérite. Si j'ai oublié Allah Azzawajal lors des temps faciles, et que lors des temps difficiles, maintenant je suis pris par panique et je ne sais pas quoi faire, peut-être Allah Azzawajal, il ne va pas, pas m'aider. La deuxième chose, dans la première chose, c'est les bonnes œuvres. La deuxième chose, c'est quoi C'est la connaissance, Le savoir pour avoir la certitude dans Allah Azza eh wa bien il faut connaître Allah Azza wa le plus qu'on connaît Allah on le connaît à travers le Coran on le connaît à travers les hadiths du prophète on le connaît comme on l'a mentionné lors de la dernière station à travers la réflexion on a parlé de Ayyamullah la réflexion sur l'histoire et les événements tout cela ça nous apprend le plus l'ilm la science, les ulama ils disent la connaissance Elle se renforce par quoi? La certitude. Tu peux être certain, mais est-ce que la certitude elle monte? Est-ce que la certitude elle peut accroître? Oui. Mais elle monte par quoi? Écoutez bien, ça c'est très important. La certitude, entre autres, elle monte, elle augmente par euh, comment est-ce qu'on pourrait, c'est quoi le mot que je cherche ici? La superposition de preuves. Je vais vous donner un exemple notre frère ici maintenant, il vient me voir après il va me dire j'étais en vacances je suis parti en Australie c'est vraiment un super beau pays à visiter bon, vraiment là il me dit sincèrement je te conseille de partir là-bas et de visiter si moi je lui fais confiance je suis certain maintenant que quoi que l'Australie c'est beau et que ça serait bien un jour de partir en, en Australie une semaine plus tard Le frère ici il vient me voir. Tu sais quoi, j'étais en vacances en Australie. Ah ici, tu savais comment est-ce que c'est beau là-bas, machin. Il faudrait que tu visites vraiment un jour. Est-ce que le deuxième avis va m'affecter ou je vais lui dire, je n'ai pas besoin que tu me le confirmes, je le sais déjà C'est toujours plus. C'est ça le but de la pub. Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi est-ce que les compagnies mettent des millions de dollars dans, dans la pub Pour nous dire quelque chose qu'on sait déjà, qu'on a déjà entendu une fois. Pourquoi C'est parce que le plus que le message est répété, le plus que ma conviction va être renforcée. Alors là, la même chose, la science, elle le plus que je connais ma religion, que je connais Allah Azza wa jal, que... J'apprends des histoires de la vie. Revenez ici à ce qu'on a dit lors de la station de la réflexion et de du rappel. Tafakkur, zikr,an ma'udha. On a parlé de tafakkur, tout ça. Ibn Qayyim nous a parlé de ça. Donc si moi je vois des événements, si moi je vois la vie ici, si les personnes qui voient, c'est pour ça en passant c'est très important ça que le croyant il se distingue entre autres par le fait que sa vision dans la vie c'est une vision qui est profonde. Vous comprenez? celui qui ne croit pas en Allah Azza wa la vie c'est quoi c'est quoi la vie pour lui c'est quoi, quoi les événements de la vie pour lui c'est des simples nouvelles c'est un texte c'est des individus qui sont passés c'est des lieux, des informations des nouvelles, un bulletin d'informations c'est tout le croyant, la vie c'est autre chose c'est ce qu'il y a derrière ça Il cherche les messages. Qu'est-ce qu'il y a Il cherche à décoder. Qu'est-ce qu'il y a derrière le qadar qui est arrivé Parce que ce qui est arrivé, ça, y est, on sait que c'était le qadar. L'avenir, on ne connaît pas le qadar. Mais ce qui est arrivé, les nouvelles, les événements, ça, on le sait que ça fait partie du qadar, du destin dans l'arzawaj. Alors, analysez pour comprendre le message qui est derrière, les leçons qui sont derrière. Ça, ça nous renforce dans notre yaqin, notre certitude dans l'arzawaj. Comprenez Donc, ça c'est ça c'est le le genre de d'expérience d'exercices de foi à faire de façon quotidienne, toujours. Prends toujours l'habitude ça. Quelque chose m'arrive dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a derrière ça comme message Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi de telle façon Je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Les leçons de la vie, c'est quoi C'est comme on a mentionné. La question des, des causes à conséquences. Quelle a eu cette conséquence Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait Voilà la cause, voilà ça mène vers quoi comprenez Est-ce que ça répond un peu à votre question D'autres questions Taïb. Revenons ici au concept de l'i'tisam. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi l'i'tisam On l'a dit au tout début, dans la langue arabe. Ça réfère à quoi Attachement par souci de protection. Souci de protection. On s'attache à la religion d'Allah. Parce qu'on veut être protégé. Et si on veut être protégé de quoi exactement Comme on a dit, on veut être protégé du mal et ainsi de suite, ça c'est normal. On est des êtres humains, n'importe quel être humain, il a brisé ça il le protège de ses ennemis et ainsi de suite. Mais la chose la plus importante de laquelle on veut se protéger, c'est quoi C'est l'égarement d'être sur le chemin de shaitan. On ne veut pas être dans le chemin de shaitan. On ne veut pas être dans une situation dans laquelle on ne connaît pas c'est quoi la vérité. وَنُرَدُّ عَلَى ادْبَارِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى nous parle de cet exemple quelqu'un qui est hayran, qui est perdu est, oh mais, mais on fait quoi par où et c'est avec ce concept là qu'on comprend la valeur de la religion d'Allah عز la valeur de l'islam s'il y a plusieurs musulmans aujourd'hui qui ne comprennent pas l'islam qui comprennent pas c'est quoi la valeur de l'islam c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la réalité de l'égarement celui qui sait c'est quoi l'égarement il va savoir c'est quoi l'islam Omar ibn al-Khattab fameux calife et compagnon du prophète il a dit quelque chose de très intéressant il a dit que les pratiques de l'islam vont commencer à disparaître à se dissiper l'une après l'autre Lorsque dans l'islam, va avoir des gens qui vont naître et qui vont grandir Mais qui n'ont jamais connu quoi Al L'égarement, le pré-islam Alors ils ne voient pas le contraste ils savent pas c'est quoi la valeur de l'islam Des musulmans qui ont grandi dans quoi Dans la richesse, c'est un beau masjid devant eux et l'argent du pétrole, et ainsi de suite. C'est facile, la vie facile, le luxe, on mange, on boit. Lui, il ne sait pas c'est quoi la valeur de l'islam. Il la an yasha Allah. Vous comprenez Parce qu'il prend ça pour acquis, que l'islam, c'est une routine, quelque chose en fait de façon routinière, la vie est belle. Si un jour, c'est nécessaire, changer un peu l'islam, give up a little bit, arrêter un peu des parties de l'islam juste pour garder le luxe dans lequel je vis, c'est correct, pas de problème. Alors, comparé entre ça, entre sahaba, sahaba qui en quelques années ont propagé l'islam à travers ce monde. Pourquoi C'est parce qu'ils ils ont su c'est quoi Le Les sahabas n'ont pas pris des plans et des préparations pour très longtemps, ainsi de suite. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait tout un travail, des débats dans la communauté, ainsi de suite. De façon très rapide, ils ont propagé la religion d'Allah. Pourquoi C'est parce qu'ils savent c'est quoi la valeur de cette de cette religion celui qui ne connaît pas la valeur de cette religion la valeur de cette religion c'est que si Allah Azza wa Jalla il t'a guidé vers l'islam c'est un grand don d'Allah Azza wa Jalla Dans le hadith qudsi dans le Sahih Muslim Allah Azza wa Jalla il dit Ya ibadi kullukum dalil illa man hadaytuh fastahduni ahdikum Ô oh, mes serviteurs vous êtes tous égarés à part celui que je guide alors demandez m'a guider et je vais vous Vous guidez. Par défaut, on est tous, guide, on est tous égarés. Ça, c'est par défaut. Allah Azza wa dit même au prophète, salallahu lui-même, à personne la plus pure qui a marché sur cette terre, wa وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا Il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Qui pourrait nous dire, le prophète, pourquoi est-ce qu'il était égaré Est-ce que le prophète, il a déjà fait le mal Qui pourrait nous expliquer c'est quoi ça وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا période pré-révélation, qu'est-ce que le prophète SAS n'avait pas Il n'avait pas la connaissance des détails de la religion. Okay, le prophète SAS connaissait Allah Azza wa Jalla l'importance d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais il n'avait pas les détails de quoi Des pratiques de la religion. Il savait pas qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla aime de nous, de façon minutieuse, en détail. Et Allah Azza wa Jalla il l'a guidé vers ça. C'est ça le sens de wajadaka dalan fahada. La Guidée de l'islam. J'aimerais, Inch'Allah, de parler d'un exemple bien précis. Quand okay? Qu'on qu va mettre certains parallèles, Inch'Allah, pour comparer avec, avec ce genre de concepts. C'est parce que c'est important que lorsqu'on comprend les concepts de la religion d'Allah, qu'on comprenne aussi des exemples précis. Sinon, rester dans ce qui est vague et dans des exemples vagues. Après ça, beaucoup de personnes qui auront du mal à faire le parallèle avec la vie de tous les jours. On va donner un exemple, Charles, à sur un sujet assez controversé de nos jours. C'est parmi les sujets d'actualité qui revient le plus. Et je crois que c'est nécessaire d'en parler, parce que la religion d'Allah à en parle, et parce que ça commence à affecter notre communauté sous une façon ou sous une autre. Les personnes qui ne perçoivent pas ça vont le, vont le percevoir assez prochainement. Donc, ça, c'est parce que c'est une tendance. Comme vous le savez, Donc, avant tout, on a parlé de la ni'ma du hidayah, le fait qu'Allah nous a guidé vers le droit chemin. Est-ce que l'humanité de nos jours, est-ce que les êtres humains sont guidés Non. Et les seuls à dire oui, ce serait certains types de musulmans qui ont un certain complexe d'infériorité, qui pensent que, bon, nous, on a quelque chose genre, pas très adapté à notre, à notre temps et que les autres, ils profitent, ils ont une vie cool, les plus avancés, ainsi de suite la réalité est que les êtres humains jusqu'à aujourd'hui ne s'entendent pas encore sur des concepts clés de la vie de tous les jours c'est des concepts centraux de la vie humaine comme on dit « the wrestling with it » ils ne savent pas quoi faire avec imaginez que aussi bizarre, aussi drôle que cela puisse paraître jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font des études de maîtrise de doctorat sur la question de la relation entre l'homme et la femme et que les questions que cela implique c'est des trucs du genre vous avez probablement lu des trucs comme ça dans les nouvelles et ainsi de suite ces, ces trucs comment dit, des, ça, ça, ça devient des, des sujets tendance aujourd'hui des trucs du genre que on ne devrait peut-être plus écrire ça c'était avant-hier sur les nouvelles de la BBC euh, que peut-être on ne devrait plus écrire women c'est parce que dans women il y a men parce que ça, c'est réducteur pour la femme et que de ce fait, on devrait enlever le E et le remplacer par X. OK Et ça, c'est sérieux, ce n'est pas, pas, pas des jokes. Ça, c'est représentatif d'un paradigme, d'un certain type, d'un certain mouvement de personnes qui voit ce conflit-là entre les hommes et entre eux et entre les femmes. Alors là, on revient à des questions clés de l'existence de humaine. C'est quoi la relation entre l'homme et entre la femme on est en 2018 et on parle encore de ça vous comprenez pour les personnes qui pensent que l'être humain a tellement avancé qu'il a brûlé toutes les étapes il est vraiment en avant c'est la fin de l'histoire c'est l'état le plus parfait de l'être humain mais l'être humain discute encore de certaines questions de base que nous de la ni'ma d'Allah c'est qu'on a des réponses à tout ça dans notre religion c'est fini la réponse est définitive, le sujet est clos c'est fermé Allah Azza lorsqu'il parle, parce qu'on a de nos jours certains musulmans et certaines musulmanes qui rentrent dans cette vague malheureusement féministe et qui commencent à parler de ce que les, les droits des femmes contre le droit des hommes et les hommes contre les femmes et ainsi de suite. Pour nous ça, ça ne se pose même pas parce qu'Allah Azza wa Jal dit « والمؤمنون والمؤمناتوا بَعْبُهُمْ أَوْلِيَاءُ bardin Les croyants, les hommes et les femmes sont quoi Sont les alliés, sont des alliés les uns pour les autres. بَعْبُهُمْ أَوْلِيَاءُ bard Allah azza wa jalla indima amila min untha mu'min dessus lui fait des bonnes œuvres que ce soit un homme ou bien une femme Alors Allah azza wa jalla lui accordait une vie qui est paisible fa na tayyiba Allah azza wa jalla lui accordait sa récompense le prophète sallallahu Alaihi Wasallam a dit inna les femmes sont natha'iruhunna comme ils disent les ulama les équivalentes des hommes Dans la pratique de la religion, sauf exception, certains cas particuliers aux hommes ou bien d'autres particuliers aux femmes. Donc nous, chez nous, en tant que musulmans, on n'est pas en mode guerre entre l'homme et entre la femme. Par contre, la religion dans l'Arzoudel elle nous a aussi imposé une ligne de conduite. C'est pour ça qu'on va dans l'Arzoudel voir c'est quoi l'ihidaïa, c'est quoi la guidée. La guidée c'est pas juste comment je fais le salat La guidée c'est un, un mode de vie. Parmi les choses qui, qui me poussent à faire intervenir ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, on m'a parlé, et ça commence à devenir fréquent, c'est la unième fois, encore une fois, que, ça, que, ça, que c'est arrivé, qu'un certain cher assez connu, peut-être pas très connu, il y a actuellement aux États-Unis, il y a certaines femmes qui, qui ont porté plainte contre lui, pour harcèlement et ainsi de suite, ok Donc, ça c'est le genre de sujet qui va commencer à sortir de plus en plus. Pour une raison ou pour ou pour une autre. Et là, ça peut devenir une fitna pour certaines personnes. Comment est-ce qu'un cheikh il se fait poursuivre et il harcèle et je ne sais pas quoi. Et c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que la religion d'Allah Azza wa elle dit. C'est clair De un, lorsque quelqu'un est accusé de quelque chose, de cette sorte-là, Quelle est notre position à nous en, en tant que musulmans Le couvrir. Afin? Le couvrir, mais avant ça. Parce qu'en disant le couvrir, j'ai peut-être déjà assumé ou pris pour acquis qu'il y a quelque chose à couvrir. Hmm? Clarifier la situation Il ne sent jusqu'à la preuve du contraire Barak Allah för dig. Dång, det är altså en respons direkt från Quran. Täcks honom hävda, och han är hos Allah, allt stort. Att det här är de äktenskapen extremt kraftiga i Islam. Förstår du? Det är nästan lika kraftigt att ha tötet någon eller att ha begått nästan shirk. Alla är sådana. Det är för att det här berör hederen av personen, hushållsretten av Islam Qad fu al muhsanat C'est de d'accuser la chasteté d'une femme croyante, pieuse, qui craint Allah zawd. De l'accuser à tort. Que ça c'est un péché majeur. C'est pas juste ah, oh, je me suis trompé, je savais pas. Comprenez, c'est un péché majeur. C'est très grave. Allah zawd lorsqu'il nous parle de la fornication de zina, dit laulaj alayhi bi arba'ati shuhada qu'on doit amener quatre témoins avant de pouvoir ouvrir notre bouche et de dire ça veut dire si moi j'étais pas dans la situation j'ai rien vu je peux pas me permettre de croire une accusation si je n'ai pas quatre témoins de confiance avec certaines conditions et ainsi de suite qui étaient témoins et qui ont vu directement dans les moindres détails comme les faut ça c'est dans les livres de fer je n'invente rien est-ce que c'est facile de trouver ça Non, il dit subhanahu wa ta'ala Et s'il ne ramène pas les 4 témoins Faulaika Alors, ceux-là, ceux qui parlent De ça الله, Auprès d'Allah Ils sont les menteurs Même si sur Facebook Ils ont euh, Un million de personnes qui les suivent Un million de personnes qui leur font confiance Même si tout le monde en parle Même si, même si, auprès d'Allah ce sont les Les menteurs Pourquoi? Parce que l'accusation ici elle est Elle est grave, ok Donc, je sais que ça va amener toute la question ici de... Euh, parfois, il y a de l'abus, il y a des agressions et la victime. On ne parle pas ici des personnes qui sont impliquées, d'une personne qui est victime, qui se plaint. On parle de ceux qui sont à l'extérieur de la scène, vous comprenez Ceux qui sont à l'extérieur de l'affaire, je ne suis ni l'une des deux parties, et je ne suis pas le juge, celui qui doit juger sur la question et qui doit enquêter faire les recherches. Alors, ce n'est pas de, de mes affaires jusqu'à ce que le témoignage qu'Allah a demandé qu'il soit, qu soit présent et vérifié. Donc ça déjà c'est la première étape, de savoir comment retenir notre, notre langue, de ne pas accuser à tort parce que ça peut être très très grave. Deuxième point ici, plus pratique encore, qui s'adresse à nous. Il y a, encore une fois c'est pour ça, c'est le genre de débat de société qui nous montre à quel point est-ce que l'être humain, comme on dit, L'humanité, elle a touché, comment on dit, le, le, le fond. A. Vraiment, là, les, les gens, c'est incroyable. Le niveau d'égarement dans lequel les êtres humains, ils vivent. Il y a à peine de cela quelques mois, le vice-président actuel américain, il a dit une parole. Ça, c'est le vice-président américain. Imaginez si c'était un chère qui, qui, qui avait dit ça, avec toute sa faiblesse. Okay, on l'aurait écrasé, on l'aurait détruit. Vice-président américain, il a dit que moi je ne pars jamais, je ne participe jamais à un dîner seul avec des femmes si mon épouse n'est pas avec moi ils ont fait de ça un scandale, toute une histoire ok mais qu'est-ce qu'il a lui, il a riré, il ne peut pas avoir un dîner tout seul si sa femme n'est pas, on s'est moqué de lui taille. donc ce qu'on impose ici, l'autre alternative c'est quoi c'est que tu dois accepter d'être là dans un dîner ou autre chose, et que tu dois aussi accepter que si quelqu'un t'accuse, tu vas être malgré toi, quoi Une personnalité du feuilletant « Me too »,« Me three »,« Me four », je ne sais pas quoi, vous comprenez Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris C'est parce que là, c'est ici qu'on parle de prise de position. Moi, en tant que ma prise de position, si l'islam, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, il l'a dit, je ne peux pas genre dire mon opinion, moi je pense, non. Prophet Sallallahu Alayhi wa Sallam il a dit: "Wa in tuti'uhu tahtaddu." Cela veut dire: "Si vous obéissez au Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam, vous allez être guidés." Le Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam il illa bi mahram." Ou Sallallahu: <sessant> "Que nul homme ne se tout seul isolé avec une femme, sauf avec un mahram." Nous allons lire hadith à chaque fois qu'il y a un homme et y a une femme, y a une femme, sont tout seul, qui sont étrangers bien sûr, qui ne sont pas des mahrams l'un pour les autres. Le troisième, ça va être qui Le shaitan. Ça c'est dans les hadith authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. la question ici qui se pose, encore une fois, si on revient à la question de et ainsi, c'est pour ça qu'on veut être très pratique. Je le dis aux frères, si vous avez des sœurs, un jour, inchallah vous allez avoir des filles, ainsi de suite. Et je le dis aux sœurs directement. Même si cet homme-là, c'est le cheikh. Même si cet homme-là, c'est cheikh ou l'islam. Même si ce cheikh-là, il passe 100 jours et salue dans le mesdida. Adore Allah Azzaud. Ne soyez jamais avec un homme tout seul qui vous est étranger. Parce que ça, c'est le genre de problème qu'on commence sérieusement à avoir. Avec la question des, des médias sociaux, la facilité de l'interaction qu'il y a. Malheureusement, parce qu'ici il faut dire que le, le problème il est complexe, souvent les gens ils vont prendre le problème très simple, ok, mais lui il est cher, mais comment se fait-il que... Mais là, le problème il est beaucoup plus complexe que cela, ok, même s'il est je sais pas quoi, le problème est plus complexe, il y a tout un système ici à revoir, à blâmer. La question ici des, des, des shaykh vedettes que nous avons aujourd'hui, des shaykh stars et ainsi de suite, alors beaucoup de personnes, la majorité des personnes ne savent pas ce qui, ce qui vient avec ça. Okay Ils pensent juste c'est un shaykh, c'est cool, il a une page Facebook, 500 000 personnes qui, qui le suivent, il va faire Dora Ka'ad Salat, il va lire un livre, après ça il va nous poster un hadith, c'est ça sa vie. Okay ça ne se résume pas à ça. Comme n'importe quel être humain, cette personne-là, elle a des problèmes, elle a des épreuves, elle a des tentations et ainsi de suite. Et parmi les problèmes qui font partie de cette complexité, on a déjà parlé de ça auparavant, qu'il y a même malheureusement des sœurs, des jeunes sœurs qui ne savent pas comment parler avec Avec Adab, ok Lorsqu'elle parle avec un cher, c'est comme si, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle cherche, vous comprenez Donc, j'ai déjà lu personnellement une, une, une sœur sur Internet, sur Facebook, qui parle d'un cher connu et qui dit que ça, c'est mon mari, ok Alors que le gars, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vu. C'est parce qu'elle parce que est trop émerveillée par cette personne, elle dit que c'est mon mari, ok Donc, imaginez jusqu'à quel point ça peut, ça peut aller. Donc ici, il faut faire attention parce qu'on voit parfois que Je comprends que souvent c'est par ignorance, parce qu'encore une fois c'est par hosnodhan, on pense du bien et ainsi de suite, mais il n'y a pas de diplomatie dans la religion. La vérité c'est la vérité. Donc les sœurs qui rentrent chez un imam, chez un shir pour lui poser des questions, que bon, la porte va être fermée dans le bureau, non, non. La porte ne, ne doit pas être fermée. Il y a des hommes qui prennent leurs épouses ou leurs filles ou autre chose chez l'imam. « si tu peux faire une ruqia à ma fille, ok ?» Non. Non. C'est tout simplement non. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez Et ça, ça doit être, comment dire, dit, indiscutable. La question des mariages, la même chose pour les sœurs. Je sais que les personnes qui n'ont pas été touchées ne comprennent pas pourquoi est-ce que je parle de ça. Mais un jour vous allez comprendre et vous allez dire « Merci, Jazakallah khairan, que tu nous as parlé de ça. » C'est parce que c'est des personnes qui sont passées par les épreuves qu'après ça on se ramasse avec des problèmes que ça nous prend des semaines, des mois à résoudre ce genre de problème. Alors que c'était quelque chose de très simple. La même chose pour les sœurs, comme on dit. Question du mariage. Le mariage, normalement en islam, comment est-ce que le mariage il se fait du côté de la femme Qu'est-ce qui doit, qu qu doit être impliqué Le wali, le tuteur, ok Donc, si tu suis la norme, ton tuteur est impliqué ton père est avec toi, par exemple, il suit avec toi le cheminement, je n'ai rien à faire avec ça, je n'ai pas grande chose à, à vous dire sur ce sujet, Alhamdulillah, vous avez un tuteur directement impliqué, ça c'est la norme. L'exception, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à faire impliquer leur tuteur et leur père et autre chose, on ne va pas parler de ça, c'était dans le séminaire le, sur, sur le mariage, mais dans ce genre de situation, la même chose ici. Il ne faut pas se mettre dans un début de relation de mariage qui est Fichier, okay? quelque chose de pas très clair, si votre tuteur n'est pas impliqué avec vous. Donc il euh, y a un homme que je ne connais pas, il m'a dit je peux te proposer un autre homme très pieux. Et là je me rencontre avec les deux hommes et l'autre il me dit je n'ai pas encore les papiers ou bien je ne vais pas faire le mariage civil tout de suite, on va laisser ça pour un an Inch'Allah et on va parler de ça tout de suite. Après Inch'Allah le plus important c'est être pieux, piété taqwa d'Allah. Ok, non, non, don't get into that. Si t'as si ton père impliqué, ton grand frère, ton oncle qui t'aime beaucoup, alhamdoulilah, ça je sais pas de mes affaires. Okay Donc il y a quelqu'un qui est là pour tout vérifier, pour double vérifier. Mais toute seule de vous mettre dans ce genre de situation, non. Même s'il est le cher, même s'il est le cher. Parce que ne pas respecter ce genre de choses qu'on vient de vous dire, c'est quoi l'effet Qu'est-ce que ça va donner comme effet Hmm? Le risque, c'est quoi tomber. tomber, mais le risque, c'est de faire tomber toute une religion et toute une communauté avec toi, après ça. Okay? C'est parce que cette même personne qui, un jour, va devenir victime de son ignorance, de sa naïveté, d'une personne qui est malhonnête de l'autre côté, ainsi de suite peut-être elle va se retourner contre toute une catégorie de personnes. Okay? Les gens vont commencer à dire, « Ah, au fait, les gens qui, qui pratiquent la religion, autre chose, ils sont aussi hypocrites que tout le monde, et ainsi de suite. » Et ça, c'est grave, parce que ça, ça fait tomber le respect de l'islam en tant que tel du cœur des gens. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous a donné le meilleur des exemples. Le meilleur des exemples. Personne ne douterait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. la personne la plus pure. Mais écoutez bien ça, je vais mentionner deux hadiths très brièvement, pour, pour voir jusqu'à quel, jusqu quel niveau est-ce que ça, c'est des choses qui sont sensibles à prendre au sérieux dans la vie. Dans le hadith authentique, le prophète, une fois, il se déplaçait dans la Médine avec certains de ses compagnons, qui étaient juste des hommes qui étaient avec lui, un groupe d'hommes, le prophète est un groupe d'hommes. Lorsqu'il a vu une femme, l'une des épouses des compagnons, l'épouse de Zubayr, qui portait des choses très lourdes sur sa tête et qui revenait chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a proposé de se joindre au convoi. Il va lui donner un animal, un chameau, un âne, quelque chose. En arrière, elle va monter pour qu'elle ne marche pas, pour qu'elle n'ait pas à porter ses poids. Et il va l'accompagner jusqu'à la maison. Il est avec un groupe de un et de deux, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la personne la plus pure, qu'il n'y a personne qui peut douter de son intégrité, de, du caractère infaillible de sa personne, a. et que le prophète, lorsqu'il demande de faire quelque chose, ça veut dire que c'est la bonne chose. Il ne demande pas de faire quelque chose qui est haram ou qui est douteuse. Okay? Qu'est-ce que cette femme elle a fait Elle a hésité, après ça elle a refusé. Et par la suite, elle a raconté cette histoire-là à son mari, Zubay, radiyallahu ta'ala anhu, en lui disant, Tadakkartu ghayratek. Je me suis rappelé de ta jalousie. Vous comprenez Incroyable Et le prophète, ça n'a pas dit, Mais pourquoi tu es jalouse Moi, c'est le prophète d'Allah, alayhi sallam. Non. Il n'a rien dit. Quand il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a approuvé ce qu'elle a fait elle a fait une chose qui est respectable pourquoi est-ce qu'elle a fait quelque chose de respectable pourquoi est-ce que encore une fois il y a quelqu'un qui va dire moi je ne comprends pas ce hadith mais comment est-ce qu'elle peut douter du prophète elle n'a pas douté du prophète c'est une grande différence ici ok je vais mentionner un autre hadith après ça je vais vous donner la réponse dans un autre hadith authentique aussi le prophète صلى الله عليه وسلم une fois il a dit à Omar radiyallahu ta'ala anhu que hier a « Dans mon rêve, dans mon rêve, j'ai vu que je suis entré au paradis, le prophète sallallahu alayhi wasallam. Donc, les rêves des prophètes sont véridiques. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wasallam, il est vraiment entré au paradis. Pas sur, ça ne s'est même pas déroulé sur cette terre. Et il a dit, alayhi sallallahu sallam, lorsque j'ai aperçu un château, Qasran. Et auprès de ce château, j'ai vu une femme qui faisait les ablutions, le woudou. Je me suis avancé vers le château. Et après ça, on m'a dit que ça, c'est le château de Omar. Le qasr de Omar, radiyallahu ta'ala anhu). فَتَذَكَّرْتُ غَيْرَتَكَ Je me suis rappelé de ta jalousie et j'ai rebroussé chemin. Là, c'est le prophète, s.a.w. qui s'est rappelé de la jalousie de Omar, radiyallahu ta'ala anhu). Dans le paradis, pas sur cette terre, dans un rêve. Et c'est le prophète, s.a.w. lui-même. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté ce sentiment-là de quoi de Parce que c'est une question ici de dignité. Et ça, c'est la réponse ici. Ce n'est pas parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est questionnable. Il n'y a aucun des compagnons qui, qui pense à ça. Mais la réponse, c'est quoi Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve cela Moi, je vous dis pourquoi. C'est parce que c'est un sentiment qui est naturel, complètement normal. Et la religion d'Allah Azzawajal ne vient pas pour demander de faire des choses qui ne sont pas normales. Comprenez Je vous donne un exemple. Tu te fais voler ta maison. Tu te fais voler ta maison par un voleur. Quelqu'un te vole ta maison. Dans l'islam, on doit être patient, on doit demander la justice et ainsi de suite. Mais est-ce que dans l'islam, il y a quelque chose qui dit « Tu ne devrais pas être en colère parce que quelqu'un t'a volé ta maison ?»« Je suis en colère, quelqu'un est entré dans ma maison. » Et là, quelqu'un va dire… Mais après, le musulman doit pas être en colère. Qu'est-ce okay, que ce gars il a rien compris de l'islam dans l'innocence, il fait railler les C'est clair. Est-ce que l'islam, est qu'il y a, est-ce qu'il y a une situation dans, dans laquelle l'islam, il, il nous demande d'avoir faim juste pour avoir faim, juste parce que on devrait avoir faim. Non. Si on doit avoir faim, c'est soit parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose de halal à manger, qu'on n'est pas dans le risque de mourir, ou bien c'est une riba particulière pour le jeûne. C'est tout. Pourquoi? Parce que Ne pas aimer la faim, c'est quelque chose de très normal, c'est naturel. Islam ne vient pas contre quelque chose de naturel. Comprenez La raïra ici, cette jalousie qui est une jalousie par respect de dignité. Alors si même si j'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je peux me dire, eh « Ah, Rasulallah, non, j'aimerais pas ça que mon épouse, ou bien que ma soeur, ou bien que ma fille, ou bien que ma, ma mère, qu'elle marche avec toi dans un groupe d'hommes. » J'ai le droit de le dire, sans aucun problème. Et le prophète, ça, c'est me donne le droit de le faire qu'en est-il maintenant si je suis avec un shir qui n'est ni un prophète ni autre chose comprenez ici la question est-ce que vous comprenez de quoi on parle ici est-ce que c'est clair est-ce que la pertinence de la question elle est claire ici non a... qu'est-ce que tu veux dire non non non La, la, la boutique, elle doit être faite d'une façon qu'elle soit exposée, qu'elle ne soit pas khaloua, ce n'est pas une situation d'isolement. N'importe quel lieu qui est facilement accessible par les gens, que les gens ils peuvent voir ou entendre ou accéder facilement, ça ce n'est pas le khaloua, c'est clair. Mais on parle ici des situations de séclusion, en tout cas, l'isolement, disons l'isolement. N'importe quelle situation d'isolement, okay? parce que comme on a dit, il y a parfois, regardez, je vous donne un exemple, okay? un exemple typique. Et parce que ça, je sais que c'est le genre de sujet très sensible, que les personnes concernées n'aiment pas en parler, parce que c'est leur problème et ça peut être mal perçu, ça peut être perçu contre eux ou pour eux. C'est un sujet très sensible, mais c'est la religion dans la et on ne peut pas se taire. Lorsqu'il y a des sujets dans la religion, dans la hazad qui ne sont pas traités, il y a un problème ici, surtout lorsqu'il y a besoin. Al Haja, donc on ne peut pas cacher la vérité ou des informations dont les gens ils ont besoin lorsqu'il y a un besoin. Alors que, comme j'ai dit, ça, ça commence à devenir un sujet d'actualité, on va commencer à entendre parler de plus en plus de ce genre de choses. C'est pour ça que comme on a dit parfois ça arrive une femme elle rentre dans un masjid je vois le imam je vois le cheikh okay, le cheikh il est là-bas elle rentre dans le bureau du cheikh elle ferme la porte derrière elle elle commence à pleurer pendant une demi heure pendant une heure elle se plaît. « mon mari n'a pas d'émotion mon mari il ne m'aide pas mon mari n'est pas là pour moi mon mari mon mari mon mari mon mari mon mari et là bon le cheikh première chose Par bonne volonté, première chose ici, c'est qu'il veut être un peu empathique, au moins pour euh, enlever le côté émotionnel, pour se concentrer sur le problème. Ça, c'est si on pense du bien, et bien « Ahsan l'abam bon. », si le, le shi'ir en tant que tel commence avec une bonne intention, ok Mais jouer comme ça émotionnel et continuer à jouer, est-ce que vous pensez que ça va mener vers, euh, vers un terrain sensible, terrain glissant Oui, c'est clair Parce que la femme, elle est venue ici pour parler de certaines questions très pointues, très privées. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas réussi dans mes études. Okay Elle est en train de se plaindre d'un manque d'affection dans sa vie, d'un manque de relations, d'un manque, d'un manque, d'un manque. Ça, ça peut ouvrir le chemin à chaque temps. Et pas, et ça, le, ce, ce genre de choses, ce n'est pas le travail du shir, ce n'est pas le travail du imam. Normalement, dans notre communauté, on va avoir des travailleurs sociaux, des hommes pour les hommes, des femmes pour les femmes, qui sont là pour les écouter, pour les, pour les soutenir, pour... n'est-ce pas Ça, ce n'est pas le travail du imam. Mais malheureusement, notre, notre, notre communauté n'est pas équipée. Donc là, on se met dans un terrain qui est quoi Qui est glissant. Ça peut mener vers des dépassements et ça arrive qu'il y ait des déplacements. Et lorsqu'il y a des dépassements, les gens sont très faciles, ils sont très rapides à, à, à, quoi, à blâmer quoi Les chers. C'est des hypocrites et ils ne devraient pas, ils ne devraient pas, ils ne devraient pas. Ok, c'est une personne à blâmer, mais ce n'est pas la seule personne à blâmer. C'est notre comportement façon de laquelle on perçoit la religion d'Allah de la pratique de la religion d'Allah printemps. Deuxième point relié à ça, et relié aussi à notre question de l'Utislam aujourd'hui, il n'y a personne qui représente l'Islam. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui représente l'Islam. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est un modèle à suivre. C'est clair On répète Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est un modèle à suivre. Très cruel. Si vraiment tu es attaché émotionnellement à quelqu'un que tu voudrais suivre, que tu l'aimes tellement que tu veux le suivre, je le comprends si c'est ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère ou ton grand-frère, ça c'est normal. C'est une question d'affection ici, question naturelle. Quelqu'un dit, moi j'aime beaucoup mon père, je veux être comme mon père. Pas de problème. Mais suivre quelqu'un, je veux être comme tel cher, non qui est notre modèle à suivre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو Vous avez on le prophète sallalahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Pourquoi est que Allah wa jalla nous a envoyé un prophète C'est pour qu'on le prenne comme repère. Je vais donner notre exemple ici, excusez-moi là, je suis controversé aujourd'hui, je sais, je vais direct là mais c'est la vérité, on peut pas cacher. Un autre sujet d'actualité cette semaine. Partout là, sur Facebook, Internet, tout le monde parlait. Un athlète qui a fait un combat avec quelqu'un, il est musulman, et de ce fait, il est devenu notre modèle à suivre. Et... Ok, quelqu'un, il a dit « Alhamdulillah, Allahouakbar, mashallah », il est devenu l'exemple à suivre des musulmans. Là, on a un, un, un sérieux problème, c'est une crise. C'est vraiment là, ça veut dire qu'on est tellement... Défait, well, deprived. on cherche à avoir quelqu'un qui a tellement soif il dit même l'eau de l'océan je vais le boire je sais qu'il est salé mais je vais le boire il y a une grande différence entre dire ah c'est bien d'avoir un athlète au moins qui montre sa religion quelqu'un de célèbre et qui ne boit pas l'alcool c'est bien ça. Okay, ça ça va donner un comme, petit punch à certains jeunes comme ça qui sont réticents que ça va encourager Euh, c'est bien parce que certains non-musulmans ils vont peut-être s'intéresser plus à l'islam à travers, ils vont dire c'est quoi ça, alhamdulillah c'est quoi, bismillah mais pas au niveau de faire de cette personne-là un exemple un modèle c'est clair ça c'est indiscutable okay? c'est pas une question de ishtihad ici si on parle des sports de combat alors si on, si on veut suivre notre prophète sallam, dans la religion d'Allah un sport qui implique de frapper la tête, de cogner la tête comme ça, de façon violente, que ça, c'est haram. C'est par le hadith du prophète, par l'idma' des ulama, unanimité des ulama. Ce n'est pas une simple pratique de sport. C'est un sport, ici, dans lequel on essaie, à, on essaie de faire du mal à l'autre personne, et on se ramène aussi du mal à notre tête. Frapper le visage, c'est haram en islam. Okay, c'est indiscutable. Alors, je ne peux pas être un, un exemple pour les muslimines à suivre, alors que ce que je fais, c'est C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire. Et là, en disant ça, je ne suis pas en train d'attaquer la personne elle-même. Okay c'est entre lui et entre Allah Azzawudul. Mais tout ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi C'est que ça, c'est un musulman comme, comme tous les autres. Taïb, quelqu'un va dire une question qui arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est notre exemple. On le sait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parfait, il est infaillible, lui. On aimerait savoir d'autres exemples qui sont plus proches de nous, là, des gens qui font des erreurs et ainsi de suite. No problem. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, ces, ces paroles-là, mémorisez-les tout de suite ou écrivez-les sur votre téléphone, sur votre papier. Ça, c'est un principe dans ta vie en tant que musulman. Toujours avec toi. Don't ever forget this. Il a dit Ibn Mas'ud, man kana Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Ibn Celui qui veut suivre quelqu'un comme modèle, alors qu'il prenne comme modèle quelqu'un de décédé, quelqu'un de mort. Parce que quelqu'un qui est vivant il pourrait toujours changer. Il est toujours sous l'effet des fitaines, des épreuves de la vie. Comprenez, C'est comme, comme on a dit tout à l'heure, c'est le fameux marathon ici. Que okay, peut-être aujourd'hui, il serait très bon, un très bon modèle à suivre, mais demain, qu'est-ce qui arrive s'il va changer Donc... Euh, Petit cours de maths, les bases de maths ici, c'est quoi C'est les constantes et les... et les variables. Si je veux être guidé, il faudrait que je suive une constante, pas une variable. Si quelqu'un est une variable, aujourd'hui il est sur le droit chemin, demain il change de chemin. Alors, le hikmah, la sagesse derrière, c'est que qu'Ibn Mas'ud, il te dit, choisis quelqu'un qui est mort. Parce que s'il est mort, c'est fini là, son livre, son histoire, on la connaît, son profil est terminé, finish, ça ne peut pas changer. S'il est pieux, il était pieux. Je peux le prendre comme exemple. Ce n'est pas pour dire que qu'on enlève complètement ici l'ouverture aux fameuses inspirations. Okay Je comprends, surtout pour des personnes jeunes, surtout pour des personnes pas qui n'ont pas l'encheminement dans la religion, autre chose, parfois on a besoin d'une inspiration, quelqu'un qui nous pousse un peu. Mais il y a une grande différence entre quelqu prendre quelqu'un comme exemple, comme modèle, et comprendre quelqu'un comme une inspiration. Mon frère, il m'inspire. Pourquoi est-ce qu'il m'inspire C'est parce qu'il étudie comme moi, il travaille comme moi, mais lui, en trois ans, il a appris le Qur'an. C'est une inspiration pour moi dans quoi Dans l'islam en général Peut-être que ce n'est pas le meilleur musulman, peut-être il a d'autres choses. De... Je ne veux pas être collé de lui, vous comprenez Mais je voudrais savoir comment est-ce qu'il a pu apprendre le Coran, sachant qu'il est plus occupé que moi j'aimerais bien suivre son modèle pour arriver à la même, comprenez ?« Akhi, mais comment tu fais toi pour apprendre le Qur'an Akhi, quelle est ta méthode Akhi, aide-moi un peu. » Mais pas au niveau de dire « ça c'est mon modèle ». Des gens, des personnes, il y a même des personnes, on en entend ça souvent, il y a des personnes, ils viennent chez un chef aujourd'hui, il y a un chef, fais des doigts, Inch'Allah, je viens d'avoir un enfant, fais des doigts, j'aimerais ça que mon fils, il y a des gens, ils, on a déjà entendu ça, des gens, ils disent, ah, ça à des chefs, juste parce que le chef, il le connaît. Il y a un chef, fais des pour que, Inch'Allah, mon fils, il soit comme toi. Pourquoi est-ce que tu veux limiter ça okay. Mais fais des pour que ton fils il soit meilleur que lui. Pourquoi tu veux le prendre comme comme repère est-ce que tu sais vraiment est-ce que c'est une bonne personne ou c'est pas une bonne personne c'est Allah azza wa qui qui le sait donc ça c'est le genre de truc très très important ici crucial comme on dit je vais clore avec ce point inchallah azza wa avant de revenir un petit, 10 minutes inchallah avec ce qui nous reste du livre c'était juste un petit détail qui nous reste avec la question de l'ihtisam mais un point très important ici c'est que si si le principe il est bon depuis le temps du prophète jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui c'est encore plus sérieux parce qu'aujourd'hui écoutez bien ça aujourd'hui c'est presque n'importe qui qui peut être cher presque n'importe qui qui peut être d'aïa qui peut avoir une barbe qui peut parler au nom d'Allah parfois à tort, parfois à raison et par et par nécessité on connaît des frères juste se cette semaine il y a un frère qui a, qui a demandé une question comme ça il dit le frère Dans mon mesdite à moi, il n'y a personne pour faire la jumouah. Dans son mesdite à lui. Il n'y a personne pour faire la khutbah de jumouah. Et les moussallis, la communauté du mesdite, ils ont dit, toi, s'il te plaît, on aimerait ça que tu commences à nous faire des jumouah. Il n'a jamais fait de jumouah auparavant. Et le frère, il m'a contacté parce qu'il hésitait, il avait peur. C'est une grande responsabilité. Et oui, c'est une grande responsabilité. Être sur le minbar, c'est une grande responsabilité. C'est comme avoir du feu sous, sous tes pieds, comprenez mais alors le frère il dit mais ça c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi mais les, les solutions logiques ici que nous avons c'est quoi selon vous solutions logiques là 1, 2, 3 c'est quoi c'est il ne fait pas parce que il pense ne pas être aussi bon ne pas être une bonne personne pour ça ou il le fait, ou le frère il a dit Trouver quelqu'un d'autre, mais bon, ça c'est un cercle vicieux parce que, comme on dit, il n'y a pas de personne. C'est la réalité que nous avons. Ce pas que les gens ne le trouvent. On n'a pas assez de personnes pour propager, pour enseigner la religion d'Allah Azzawajal. Donc, ils vont se retrouver avec quelqu'un d'autre comme, comme ce frère. Okay? Donc, limitons-nous à il fait ou il ne fait pas. S'il ne fait pas, eh bien, on a laissé quoi, le minbar qui est Qui est vide ou bien c'est n'importe qui qui va monter. Ça veut dire que ça pourrait être un charlatan, ça pourrait être un opportunistes, parce que les gens, et c'est arrivé dans certains masjids, ils sont tellement comme starving, là, ils ont tellement soif, il n'y a personne, ils vont vraiment là, c'est déjà arrivé. Vraiment, n'importe qui arrive, juste, monte sur le, juste dis quelque chose sur le minbar. Ça c'est grave. Okay? Si les gens t'ont demandé à toi de faire la jumouah, c'est parce qu'ils ont regardé à droite et à gauche, ils ont vu, t'es pas un savant, mais on pense que tu es la personne la plus placée. Vous comprenez Alors là, le frère, s'il dit oui, parce que ça devient obligatoire dans son cas ici à, à prendre la responsabilité imaginez il dit oui il monte sur le minbar Eh, hey, la douma'a était bonne masha'Allah, j'aimerais ça une autre douma'a une deuxième une troisième et là quelques temps après il y a quelqu'un qui vient d'autre et il demande toi t'es un, un bon speaker là, tu peux nous faire une conférence, et après ça quelqu'un dit mais est-ce qu'on pourrait enregistrer ça et mettre ça sur Youtube, et là sur Youtube ça devient 100 000 views, 200 000 views et là il devient célèbre Ça, c'est un cheminement typique. Okay il devient célèbre. Mais dans son cas à lui, est-ce que c'est lui qui s'est mis dans cette situation Est-ce que c'est lui qui dit « ah J'aimerais être célèbre, moi. Laissez-moi monter sur le minbar. » Non, il a été poussé par les événements, par le contexte en tant que tel. Okay On n'aimerait pas faire tourner ça contre la personne. C'est ce que plusieurs personnes font. C'est que tu fais tourner ça contre la personne en détruisant la personne parce qu'elle prend une bonne initiative soit en pampant trop la personne, tu vas commencer à le pamper, machin, machin, machin, on aimerait ça être comme toi, on aimerait ça vous devenir comme toi. Ou, dès que la personne a fait une erreur dans sa vie personnelle, toi tu es un cher et tu as fait ça, mais c'est grave, tu étais un hypocrite, un audobila, etc. Il n'y a, a personne qui gagne. Dans toutes ces situations-là, c'est perdant, perdant, perdant, pour tout le monde. Vous comprenez Donc là ce qu'il faut toujours garder en tête C'est que La majorité des personnes Qui enseignent la religion aujourd'hui Ce sont pas des personnes parfaites C'est loin d'être des personnes parfaites Ce n'est pas des représentants de l'islam Il n'y a personne qui représente l'islam Ce n'est pas des savants Dans la religion d'Allah Azza wa Comprenez Et que ces personnes là sont aussi faibles Que toute personne ici Et que toute personne dans le mezdud. Et plus que cela, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde qui n'est pas un monde là selon les valeurs de l'islam. Ça, on le comprend tous, n'est-ce pas Est-ce qu'on est qu vit dans, le, dans un monde dans lequel le halal est facile Que les chemins du halal sont faciles et que le haram, il faut vraiment travailler pour l'avoir Non, c'est le contraire, n'est-ce pas Le haram est très facile, mais le halal, il faut travailler dur pour le trouver. C'est clair Donc, Les personnes qui enseignent la religion, que ce soit de leur propre gré ou bien poussées à autre chose, ils vivent les mêmes grandes épreuves et les mêmes grandes tentations et difficultés que tout autre musulman. De ce fait, il ne faut pas s'attendre à, à du luxe, à un niveau trop. Il ne faut pas être comme « very high expectations », vous comprenez Parce qu'il y a des gens comme ça, ils veulent dire <rire> « lui, il est cher. Il, il enseigne l'islam et tu sais, les akhlar, il est que Euh, les, les gens qui ont enseigné l'islam dans le temps c'est comment Imam Malik il était c'est comment Omar Ibn al-Khattab il était mais ça c'est injuste parce que tu es en train de lui imposer un standard qui est trop trop élevé, c'est injuste comprenez comme on dit là c'est entre les deux on ne veut pas réduire ces personnes là à être trop... c'est nobody ou de l'autre côté aussi On ne veut pas trop pomper ces personnes et que le jour où on va découvrir qu'ils sont bien moins petits que ce qu'on le pensait, ça va être une fitna pour nous, dans notre religion. Vous comprenez Je vais finir avec, avec, avec des paroles, juste pour un partage, pour votre, votre propre bien. Prenez ça comme vous le voulez. Certains vont dire au début il est prétentieux, d'autres à la fin ils vont dire il joue, avec, il joue à, à être modeste ou autre chose. Prenez ça quand vous voulez. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous appreniez pour ne pas faire des erreurs que d'autres ont fait Hamdullah, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne la religion, que je donne des halakat, que je donne des khotba, que j'ai rencontré des savants, des ulama, j'ai discuté avec des savants, j'ai mangé avec des savants je suis rentré dans la maison de certains savants j'ai côtoyé des personnes très connues le fameux cher tel et tel et tel je leur ai parlé en tant que personne normale pas quelqu'un sur le minba ok et j'ai et j'ai alhamdulillah mais si j'ai appris quelque chose de ça à travers tout ça c'est une chose que j'apprends pour moi et que vous devriez aussi l'apprendre réfléchissez avec, avec avec votre raison pas avec les émotions Que moi est-elle chère, est-elle, et est-elle, est-elle. On n'est rien devant la religion d'Allah. Et que c'est la même chose pour vous. Qu'on n'est tous rien du tout. Islam, c'est comme une montagne. Que nous, c'est quoi C'est comme C'est comme une pierre comme ça. Comprenez On n'est rien. Celui qui se pense parce qu'il a un peu de science, un peu de ilme, il a lu un livre ou autre chose, il pense, lui c'est le porte-parole de l'islam, le représentant de l'islam. Comprenez Ça c'est... Il n'y a rien compris. Vraiment rien compris là. Donc l'islam, il faut toujours comprendre que l'islam c'est plus grand que, que les personnes, que les êtres humains. Lui il a fait une erreur, lui il a fait une gaffe, lui il a dit quelque chose qui « doesn't make sense » Lui, il était très pratiquant. Juste aujourd'hui, ce matin, après du moins, il y avait un autre frère que je connais, un frère assez âgé, la même chose, une autre chose. Il m'a dit Ah, une fois, tu sais, il y a quelqu'un qui nous enseignait l'islam. Ça fait plusieurs années, ça fait 30 ans, lorsqu'il était jeune. Et là, avec le temps, il a changé. Il m'a choqué. Il m'a dit Ok, il te choque, mais pourquoi que Tu choques. Il sait, c'est un être humain. Ok Tu demandes à Allah de le guider, de te guider. Mais l'islam, c'est plus grand. C'est pas, c'est pas limité à une personne. Donc, il faut jamais tomber dans l'erreur de penser que l'islam, c'est c'est lui ou l'autre personne ou tel masjid ou tel groupe l'islam c'est beaucoup plus grand que tout okay. dernière chose ici très rapidement l'imam Ibn Al-Qayyim il nous dit l'attachement encore une fois l'attachement à Allah et à sa religion deux niveaux ici l'attachement de ceux qui sont l'amma l'amma c'est un mot qui est utilisé par les savants pour faire référence à monsieur, madame tout le monde comme on dit ici au Québec ça veut dire le musulman normal, celui qui n'est pas un très grand savant de la religion et ainsi de suite il dit que leur i'tisam ça c'est parmi les choses qui ne sont plus up to date okay, dans, dans, dans le livre en tant que tel ça c'est les choses que c'est pas complètement vrai parce que les temps ont changé mais on va le présenter pour l'instant comme, comme ça Les awam il dit ils s'attachent à la religion d'Allah Azza wa avec toute simplicité. Il y a des textes qui nous disent de faire et de ne pas faire, on va obéir à Allah pour qu'Allah nous donne la récompense et qu'Allah ne nous punisse pas. Et ils ne se demandent pas trop de questions. Tout ce qu'ils ont, c'est le yaqin en Allah, certitude en Allah Azza Ok De nos jours, ce n'est plus vraiment le cas, parce que de nos jours, c'est rare de trouver ça des personnes. Aujourd'hui, ça c'est compté comme la crème de la crème là, des gens qui acceptent. Ce qu'Allah Azzawajal dit sans se poser trop de questions, en ayant plein yakin en Allah, aujourd'hui c'est... Mais bon, dans le temps d'Imam Ibn al-Qayyim, les, les gens étaient encore avec la fétra. Donc avec toute la simplicité, Allah il aime cette chose, je vais la faire. Il va me récompenser. Allah Azzawajal n'aime pas cette chose, je ne vais pas la faire parce que Allah il va me punir. « T'asdiqû bil wa diwa, al wa'id min gayi munaza'atin, bal iman, donc sans débattre, non ils acceptent. Et avec la certitude, asasu mu'amalatihim ala yakin. Ils ont la certitude en Allah Azza wa et ils pratiquent leur religion comme il nous explique ici, je suis en train de résumer parce qu'on n'a pas le temps de couvrir tout, toutes les paroles qu'il dit pour résumer l'essentiel Imam Ibn al-Qaymi nous dit que leur mu'amalah, leur comportement est selon le insaf. C'est quoi l'insaf C'est la justice. Ils se comportent avec Allah Ya Allah, je vais faire mes obligations tu vas me donner ma récompense. Ils se comportent avec les autres bon comportement. Je ne suis pas injuste avec toi. Je te donne tes droits et tu me laisses tranquille. Ça, c'est les awans. Comprenez Condition ici, comme il a mentionné, c'est la certitude. Ne pas avoir de doute. Parce que celui qui a des doutes sur la promesse d'Allah et qui essaye, je vais essayer de faire la salade juste au cas où Allah, il me donnera la récompense le jour dernier. si ça existe. Vous comprenez Donc ça, Allah Azza wa il ne l'accepte pas. Deuxième niveau, « I'tisamul khassa » l'élite la crème de la crème des croyants leur Allah c'est quoi Le comportement avec les autres ils sont très ouverts ils sont très généreux avec les autres dans leur comportement comprenez c'est pas juste la justice les sahabas du prophète sasim ils étaient comme ça dans l'un des hadiths qui est dans le Sahih Muslim j'ai oublié lequel, lequel des compagnons j'ai oublié son nom c'était quel compagnon mais en tout cas l'un des compagnons du prophète Sarsim il était dans le marché il exposait de la marchandise quelqu'un est venu il a dit ça c'est pour combien il a dit tu l'achèterais pour combien propose un prix donc le vendeur c'est le compagnon il dit, propose un prix il dit je veux l'acheter pour tel prix il dit non non c'est trop bas vous comprenez c'est le vendeur c'est trop haut excuse moi Il dit c'est trop haut, que la valeur est plus, est plus basse que la vraie valeur de, de ce produit. Donc sous la simple justice, il aurait dit ok, il m'a proposé double prix mais c'est lui qui l'a proposé, je vais la vendre quand même. Mais ça c'est un niveau plus haut. Il dit non, je te donne un nasiha. Je suis le vendeur mais je ne peux pas te la vendre à un prix qui est trop élevé. C'est pas, Allah wa a wa dit même pas ça. Donc bastou c'est le fait d'exposer d'ouvrir d'être généreux dans son comportement. Ça c'est le niveau 1 ou bien le premier premier élément de du deuxième niveau de irtisam, wa rafdul ala'iq azman. Rafdul ala'iq azman, c'est de rejeter les ala'iq. Ça ça nous ça nous euh, ça nous fait revenir à ce qu'on a mentionné un peu lors de la dernière station la de la dernière dernière euh, séance au fait on va parler de la question des liens c'est quoi les liens c'est les responsabilités alors ici de leur propre gré ils ne veulent pas avoir trop d'attachement dans cette vie du bas monde parce qu'ils s'attachent à Allah ils ne veulent pas s'attacher trop haut aux trucs superflus de cette vie du bas monde c'est quoi les trucs superflus qui pourrait nous donner des exemples ok travail, possession les patients, ainsi de suite, ils ne veulent pas s'attacher à ce genre de choses. Parce que leur attachement va les faire oublier Allah. Azawadjah. Bien sûr, je sais, la question qui revient toujours, mais Allah nous a demandé de vivre, mais Allah nous a demandé d'avoir un emploi, un travail. Alors, petite nuance qui va venir ici. nous dit le plus important, la racine ici, c'est de couper l'attachement du cœur. Il y a l'attachement physique et l'attachement du cœur. C'est quoi la différence Vous allez voir, Inch'Allah, ici, une réponse très très intéressante. Si l'argent, la richesse, elle est dans tes mains et pas dans ton cœur, elle va pas te faire du mal, même si c'est une grande richesse. Vous comprenez Et après ça il dit: fi qalbika darraka wa law lam fi yadika minhu shay". si l'argent est dans ton cœur, il va te faire du mal même si dans tes mains tu as aucune richesse. Tu pourrais être pauvre et être attaché à l'argent et être très riche et ne pas être attaché à à l'argent. Qila lil imam Ahmad ay yakunu zahidan wa ma'ahu 1000 dinar on a demandé à l'imam Ahmed, est-ce que l'homme pourrait être Zahid Vous savez, c'est quoi Zahid Ah Asset, Hein As -set. As -set. Comment tu écris ça Détaché. Détaché. Détaché. Donc, Zuhd, c'est une forme de minimalisme. Okay? Mais de façon spirituelle, ça veut dire Zuhd dans le dunia, c'est de ne pas trop euh, être attaché à la dunia, et ainsi de suite. Donc, souvent, lorsque les gens... Surtout les soufis, ainsi de suite, parlent beaucoup de sa ça. ça veut dire que les, les, les soufis, par exemple, les soufis, dans le temps, ils, avaient, ils, ils, ils utilisaient beaucoup le mot, l'expression faqir. C'est quoi faqir hmm? Pauvre, ok Mais ils parlaient du bien du faqir. Pourquoi Ce n'est pas le pauvre qui est pauvre malgré lui. Ils parlaient du pauvre, celui qui est pauvre envers Allah Azza wa Jalla. qui est pauvre, ça veut dire qu'il ne prend rien de la douleur. Donc ça, il faisait le lien entre ça et entre entre le Zouh. Donc le Zouh, c'est une forme de minimalisme, de vivre avec le, la moindre des chances pour ne pas être attaché à la dunia. On a demandé à l'Imam Ahmed, c'est là où entre la nuance, la, la précision. C'est lorsque tu dis toi, ne pas donner d'importance. C'est ça ce que l'Imam Ahmed il dit. On a demandé à l'Imam Ahmed, est-ce qu'un homme pourrait être zahid alors qu'il a une richesse de 1000 dinars 1000 dinars c'est beaucoup c'est pas c'est pas le dinar la monnaie connue dans certains pays dinar c'est c'est un c'est un poids en, en or OK donc c'est 1000 dinars c'est c'est une grande quantité d'or ici donc c'est quelqu'un de riche on a dit Imam Ahmed est-ce que quelqu'un pourrait être zahed alors qu'il est riche alors il a dit Imam Ahmed rahima Allah ta'ala n'am ala shariati na allā yafraha idha zādat wa yahzan idha naqasat Il a dit « Oui, tout à fait. Il faut être zahid, minimaliste ici, À condition qu'il ne soit pas attristé par la diminution de sa richesse et qu'il ne se réjouisse pas de l'augmentation de sa richesse. » Vous comprenez Quand il parle ici de la réjouissance, ce n'est pas être heureux. Il parle ici de le farah. Le farah, Allah le farah, pas, okay « farah ».« Farah », Allah azzawajal, « farah », ce n'est pas « saada ». Il y a quelque chose qui est être heureux, le bonheur, aimer quelque chose. El farah, la joie, c'est quoi C'est l'euphorie, en quelque sorte. Ça, ça se rapproche du sens de l'euphorie. Et la Allaha la joie, al farihin, Comme Allah Azza wa jalla dit dans le Coran. Donc, lorsque quelqu'un dit « Ouais, je viens de garder de l'argent, je viens d'avoir plus d'argent, je viens d'avoir un million, il commence à sauter, ce qu'on appelle ici le farah ?» Allah Azza wa jalla n'aime pas ça. Pourquoi Parce que l'argent, c'est une fitna, c'est une épreuve, et que c'est un don d'Allah Azza wa Jal si Allah Azza wa Jal te donne la richesse c'est normal d'être heureux mais il faut remercier Allah Azza wa Jal il faut garder sa tête sa raison, vous savez très bien une fois, si on parle des athlètes il y a beaucoup d'athlètes ils, ils deviennent de façon, de façon soudaine célèbres et riches et ils redeviennent de façon soudaine quoi pauvres et, et malheureux après, pourquoi c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas d'avoir cet argent. Et le jour qu'ils vont avoir l'argent, ils deviennent comme Qaroun. Ils pensent la vie, c'est fini. Ils sont entrés au paradis. Et là, ils deviennent arrogants et tout. Ils ne savent pas comment gérer leur argent. Et rapidement, ils repèrent tout et ils redeviennent, ils retombent dans, dans la misère. Donc, le croyant, celui qui est Zahid, si Allah Azza wa te donne de l'argent, tu gardes ta raison. Tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit ici, قِلَ الْسُفِيَانِ الثَوْرِيَ أَيَكُولُ ذُو الْمَالِ Alanaam, Idaqana Ida Zidah Fimeli Shakar, wa in nakasa chakara wa sabah. Imam Sufian Saouri a eu une réponse similaire à celle de l'Imam Ahmed, but with des paroles différentes. Il dit Oui, on peut être riche en étant pieux et minimaliste. Il dit comment? Il dit Si ta richesse elle augmente, tu vas être reconnaissant. And si ta richesse elle diminue, tu vas être patient. Si ça c'est la situation de ton cœur, ça veut dire que ton cœur il est détaché de la richesse. Ta richesse est dans, dans tes mains, mais pas dans ton cœur. Perfect. Le contraire, la richesse elle est dans le cœur, la même si elle n'est pas dans les mains. Il n'y a rien qui change. C'est pour ça, dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Si l'argent te vient alors que tu ne l'as pas demandé, prends-le. Si l'argent ne vient pas vers toi, alors, la tutbi'uhu, ou ma la, ou kama qal sallallahu alayhi wa sallam. Ne dois pas le, tu ne, tu ne devrais pas le, le chercher, regardez Il parle pas ici, le prophète de l'argent qui est ton, ton, ton gagne-pain. Okay? Il ne parle pas de ça. Il parle de l'argent ici quand t'offre comme cadeau. Bien, parfois, dans le temps, le, par exemple, les sultans, les, les, les califes, ainsi de suite, il, il donnait de l'argent. Okay? Donc, là, le prophète il nous apprend que si quelqu'un te donne de l'argent, il te donne un cadeau. Quelqu'un te dit, voilà un cadeau. Est-ce que le prophète Sarasim a accepté le cadeau Oui, il faut toujours accepter un cadeau tant qu'il est halal il est venu par lui-même par lui-même. Alhamdulillah un don d'Allah Azza mais là ce qui ne vient pas tu ne devrais pas Regardez, qu'est-ce qu'il y a là-bas oh, il y a de l'argent ils sont en train de distribuer ils ne m'ont rien donné là-bas mais ah ça serait bien peut-être il me remarque non vous comprenez parce que là c'est ton cœur qui va être attaché Parle pas ici, on parle pas de l'argent, parle pas le commerce. Je veux dire, si si les clients ils viennent, ils viennent, s'ils viennent pas, je vais pas les chercher. C'est pas ça. Parle pas le prophète ça du commerce, tant gagne pas. Il parle de l'argent qui vient comme ça, comme comment dit il tombe du ciel, l'expression utilisée. Taïm, Dany Poïsi, وَإِنَّمَا يُحْمَدُ قَطْعُ الْعَلَائِقِ الظَّاهِرَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ حِينَ يَخَافُ مِنْهَا ضَرَرًا فِي دِينِهِ أَوْ حِيْثُ لَا يَكُونُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ Alors les alaïq, les fameux, encore une fois, les fameuses responsabilités, les fameux attachements, ils ne sont pas bien dans deux situations. L'attachement physique, soit de un, si elle peut te mener un mal dans ta religion. Qui pourrait nous citer un exemple Mais ça serait quoi exactement Non, mais ça, ça serait quoi C'est quoi, quoi l'implication C'est quoi, quoi le point d'attache ici Qui pourrait t'amener du mal dans ta religion Oui, mais on cherche des exemples concrets. Tes enfants. enfants, ok. Tu devrais faire quoi, acteur <rire> ah, voyez Et... Oui. Bon, il demande une sortie, ok. Bon, en, en général, ça c'est des situations très techniques là, de la vie de tous les jours. On peut gérer ça, tu vas faire ça là dans le parc quelque chose. Oui. Ok, notre frère ici, dit si je pratique une forme de sport et que je sais que ce, ce sport-là va me faire de, de moi une personne qui est colérique, de façon exagérée. Alors, faux. S'abstenir, parce que ça c'est une alaqa, c'est un lien ici, c'est un point d'attache qui va me ramener du mal dans ma religion. Un autre exemple plus fréquent, c'est quoi C'est l'emploi. J'ai trouvé un emploi, tout marche bien, alhamdoulilah, tout va bien, ainsi de suite, je peux faire ma salat, mon emploi tout me permet tout, tout marche bien, je gagne bien ma vie, alhamdoulilah. Un jour, on, on propose une promotion à l'intérieur de la compagnie. Par contre, je sais que ce nouveau... Euh, ce, ce nouveau poste cette nouvelle position que je vais avoir elle va me ramener du mal dans ma religion mon horaire ne sera plus contrôlé comme je le fais actuellement ok je vais devoir participer à des assemblées dans lesquelles va y avoir l'alcool, le khamr, autre chose alors là qu'est-ce que je dis ce point d'attache qu'est-ce qu'il me fait ici un mal dans, dans ma foi je le laisse et je le laisse pour Allah celui qui laisse quelque chose pour Allah Allah Azza wa Jal va lui donner quelque chose de, de meilleur ou la deuxième chose pour finir c'est lorsque un point d'attache ne m'amène pas un avantage important ici un avantage important on va donner un exemple Si je suis riche, je suis à l'aise. Je suis pas la personne mettant la plus riche, mais je suis à l'aise. I can afford it, comme on dit. Tout marche bien dans ma vie, je J'ai besoin de rien. J'ai une belle auto, belle voiture, qui ne me cause aucun problème. On connaît que dans le hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam que ça fait partie de, du bonheur de la personne. Et il a mentionné dans ça quoi, al-marqabu, al-hani. Euh, comment on appelle ça le véhicule ou autre chose qui est confortable qui est sans problème et que Minshaka dans une autre narration que de la tristesse de l'être humain il a mentionné parmi les choses quoi le véhicule ou bien le ça veut dire ici véhicule ça peut être un animal ou autre chose qui est de mal qui ramène toujours les problèmes Donc si moi j'ai une auto qui me ramène toujours des problèmes, okay, je devrais chercher à, à, à la changer. Non, mais moi, alhamdoulilah, j'ai un véhicule, je n'ai jamais de problème avec, ça roule bien, alhamdoulilah. Mais là, je pense peut-être à devoir acheter une auto de luxe, parce que, encore une fois, I can afford it. Je vais acheter une auto très très chère, qui va me ramener beaucoup d'engagement ici. Beaucoup de maintenance, ça va coûter beaucoup plus cher, les assurances vont monter, ainsi de suite. Je vais, avoir, je vais être beaucoup plus craintif parce que là je conduis dans la, comme certains ils font, ils, ils dehors et là il a peur que quelqu'un le frappe à droite ou à gauche ou touche son auto, quelque chose comme ça. Alors qu'avec mon auto actuel, alhamdulillah, je n'ai pas apporté ces soucis. Alors pourquoi aller pour ce upgrade Pourquoi monter vers la prochaine classe si ça ne m'amène rien De plus, ce n'est pas une masla harajé, ah si ce n'est pas une petite passion du cœur, c'est tout, juste pour que j'ai acheté une voiture de luxe. Mais là peut-être ça va un peu m'éloigner d'Allah Azzaud. Ça va me créer un point d'attache de plus à la dunya qui me fait éloigner un peu plus de l'akhir. Vous comprenez Il y avait des questions pour finir Ça a une question. Oui, Akhi. En fait, raconté... Oui, Akhi. Un... Il vient de France, il est en urgence et là il s'est fait engager dans une station de service Oui. pas n'importe quelle. Mm -hmm. sur Charbourg, Saint-Laurent. Oui travail là-bas et il s'est dit euh, le, le nombre d'alcool que je passe à ça fait pas pour les, les, les, les... Sahih, parce que bon ça c'est ça c'est haram ok ça c'est clairement haram parce que indiscutable marakalouf donc c'est ça c'est pas il faut il faut toujours il faut toujours faire attention parce que parfois il y a des choses qui semblent être des opportunités dans la vie alors que c'est que ce sont des pièges ok c'est des épreuves pour nous toujours Parfois, ça peut avoir la forme d'une opportunité, mais qu'à l'intérieur, il y a une grande épreuve pour nous. Et là, il faut faire attention de distinguer encore une fois entre la raison, entre des décisions réfléchies, et entre nos simples passions. Oh, j'ai le goût de le faire. J'ai vraiment le goût de le faire. Mais oui, j'ai le goût de le faire. Mais quel va être le coût à moyen, et à long terme sur ma religion, sur ma vie, sur autre chose Même si on ne parle pas de la religion directe en tant que pratique et tout ce niveau ici de la l'akhéra, je sais qu'il y a parfois des personnes, mais ils ne sont pas pleinement convaincus dans ça, ça demande un peu plus. Mais malheureusement, on voit des exemples, même les faits, plein de musulmans aujourd'hui. Ils courent derrière la dounia, courent derrière l'emploi, courent derrière des diplômes, au détriment, on ne va pas dire seulement de la salade, mais au détriment de leur vie de famille, de leurs enfants. Avoir ton fameux doctorat et post-doctorat et avoir ton fameux, je sais pas moi, emploi et upgrade et des heures supplémentaires et de l'argent et de l'argent pour ta retraite et je ne sais pas quoi, pour qu'après 5-6 ans tes enfants sont perdus, ton mariage est détruit, ta santé est partie, mais ça sert à quoi tout ça en fait Vous comprenez What's the purpose C'est quoi le but Là c'est comme le moyen qui est devenu une fin. L'argent c'est bien Avoir des positions, c'est bien. Avoir beaucoup de diplômes, c'est bien si ça sert à avoir une vie plus heureuse, une vie qui est meilleure. Mais si c'est pour détruire ma vie, ben, pas vraiment besoin de ça. Des questions avant de finir, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa sallam wa baraka an abiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alam.